Je vais vous présenter, comme d'habitude, la sélection rock la plus éclectique, la plus éclatée des ondes. Je vais vous présenter à peu près tous les genres de musique associés, regroupés sous la grande bannière classique. On va entendre du rock psychédélique, du folk rock, du southern rock, du rock and roll, du hard rock, du rock progressif, du rock québécois, du shock rock, du glitter rock, du blues rock, du boogie. Ainsi que du métal. On va entendre, entre autres, des formations des artistes comme le J-Guys Band, Bad Company, Robin Trower, Aerosmith, Van Halen, Foxy Shazam, Iron Maiden, Nashville Pussy, Pali Aero, Offenbach, Steve Hill, Motorhead,、um, oui, <rire> Exodus, Machinehead, les Black Rose et les Rolling Stones. Je vais vous présenter aussi les nouveaux albums de UFO. et Corrosion of Conformity. À travers tout ça, je vais vous parler d'un groupe de hard rock psychédélique américain très obscur de la fin des années 60, les M-Boy Dukes. De Détroit et particulièrement leur album classique de l'underground, Journey to the Center of the Mind. Et je vais vous faire tourner une face entière d'un album classique、euh, vénile paru en 1972, il y a 40 ans, un disque en spectacle très énergique, c'est-à-dire Alive d e Slade. Dans la première heure, évidemment, mon ami Simon f i t z b y l'authentique historien de C'est Fou, va se joindre à moi pour vous présenter les éphémérides du rock. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire.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 That's alright, l Mama. Just any way you do. That's alright. l That's alright. l That's alright, l、uh, Mama. Any way you do. Well, Mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that g a l you foolin' wish s he ain't no good to you. But that's alright. l That's alright. l TRAAAAAA エルヴィス・プレスリー、Avec son premier classique、That's Alright l Mama, qui est sorti en t e n tours. Et 78 tours en 1954. Une, une il s a u i t d'une pièce qu'il a interprétée pour la première fois à la télévision il y a 58 ans cette semaine. Effectivement, c'était le 5 mars 1955 dans le cadre de l'émission Louisiana a Ride. Oui, tout à fait. c'est sa première apparition télévisée qui l'a vraiment amené e dans tous les foyers américains. Vous avez reconnu、euh, sa voix? Eh bien, oui, il s'agit bel et bien de M. Simon f i t z b e l l a u t h e n t i q u e le véritable historien de ses fous, avec qui j'ai encore une fois l'immense plaisir de me retrouver en sa compagnie puisque c'est maintenant l'heure de passer ceci. Des éphémérides. Et c'est au son de ce Big Bang initial que nous faisons maintenant un retour dans le temps, dans la fascinante, sur la fascinante et fantastique histoire du rock. Qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine du 5? Au 11 mars. Eh bien, encore une semaine des plus intéressantes et on débute le 5 mars,、euh, bien sûr, qui est le début de notre semaine. En 1965, 10 ans après la première apparition、euh, d'Elvis à la télévision, eh bien,、euh, le groupe Manish Boy lance son premier simple, I p i t y the Fool, sur lequel se retrouve un jeune David Bowie. Oui. Oui, qui,、euh, d'ailleurs,、euh, je crois, c'est le, le seul simple en fait, que le groupe a lancé avec David Bowie. Euh, de cette,、euh, cette formation、euh, qui est le Manish Boy. On a oui, non, je ne a i s a s si t parlais Je connais pas la pièce, en fait. non plus,、euh, en fait, je, ça doit se retrouver sur des compilations.、Euh, ouais, J'ai mais... un album d'enregistrement, des premiers enregistrements de David Bowie à la maison, mais je dois dire que je ne l'ai jamais écouté. <rire> <rire> Parce que ce que j'en ai lu, ça ne m'inspirait pas tellement.、Mm -hmm, oui, non, c'est ça, ça ne v a pas Mais être, je vais le faire, o u i r e o David Bowie qui a, qui, qui a changé de style beaucoup, au、ouais. s s i o u de s'agarrer a v n t vraiment de se f a r e m On en a déjà parlé tous les deux. David Bowie avant The Man o Souls. Worlds est pas tellement non, bon, c'est moyen.、Là. Effectivement,、mm. c'est très malheureux.、Euh, nous avons également,、euh, dans la, cette journée du 5 mars en 1971, Led Zeppelin qui présente Stairway to Heaven en concert pour la première fois.、Oui. Ça a dû, euh... Ben, euh, En fait, les gens qui entendaient ça pour la première fois, vous aussi, c'était、euh, <rire> euh, une, une bonne pièce, mais、oh, oui. euh, ça n'avait pas l'impact q u Tu sais, quand t'entends quelque chose pour la première fois, tu n'es pas nécessairement transcendé. Et l'album est sorti seulement, je crois, c'était en novembre ou en décembre 1971、euh, euh, Je crois que c'était en novembre,、ouais. je ne suis pas certain.、Ouais. Pas... C'était、oh, euh... à la fin de l'année 1971.、Oh, oui,、vrai. exactement. Exactement. Euh, nous avons également en 1973, cette fois-ci, Mike Jeffrey, l'agent de Jimi Hendrix, qui est tué、euh, dans un écrasement d'avion en France. Alors, il, il faisait le voyage entre,、euh, c'est-à-dire entre l'Angleterre et la France、mm -hmm. lorsque son avion a sombré, malheureusement. Il allait régler, justement, des problèmes par rapport à Jimi Hendrix. À la、euh, succession. La succession,、oui. exactement.、Euh, oui. Puisque Jimi Hendrix, bien sûr, a connu une carrière encore、euh, très, très grande après sa mort. Oui. Et,、euh... Ben oui, il y a deux ans, on a encore sorti un album d'inédit. C'est incroyable. Oui.、Ah, effectivement, oui. Et、euh, là, c'est, il y a eu beaucoup de problèmes de succession. p a Rapport r à la famille, puisque、mm -hmm. je pense que c'est justement Jeffrey qui,、euh, qui, qui avait, si on veut, hérité, vu qu'il n'y avait pas de testament, je pense que c'est lui qui avait hérité un peu des droits des chansons de Jim Hendrix. Finalement, c'est sa famille qui se sont battus ça, ensuite pour avoir. Ça, ça,、euh, ça a pris 20 ans, 20 quelques années ouais, ouais, là, avant、ouais. que le père de Jim i Hendrix récupère les droits. Oui, exactement, c'est ce qui est très, très malheureux、euh, pour eux, mais finalement, ça s'est bien filmé,、oh, justement,、oui. de ce côté-là.、Oh. Euh, effectivement. a i s ils ont quand même perdu beaucoup, beaucoup d'argent dans cette h i s o i Oui, exactement. C'est ce qui est très triste. Nous avons également en 1984, cette fois-ci, David g i l m o u r qui lance son second album, About Faces. En fait, c'est Face. About Face. About Face, oui,、ouais, plutôt. Oui,、ouais, qui. Bon, qui était meilleur que son premier, mais <rire> pas tellement bon non plus. Oui, b e n David g i l m o r qui. En qui, solo, c'est pas C'est ça, exactement. Il n'a jamais été un très bon compositeur.、Euh, il savait très bien s'entourer lorsqu'il、mm -hmm. était temps de composer les albums de Pink Floyd, dans, donc Momentary Lapse of Reason, ainsi qu'à Division Bells.、Oui. Euh, mais il faut dire que vraiment, le, le, le, le, le gars qui est vraiment. Aider beaucoup Pink Floyd dans les années 70, c'était pas David g i l m o u r c'était Roger Waters.、Oui. David Gilmore u est un très bon musicien.、Ah, très bon guitariste.、Euh, ouais. Très bon chanteur aussi. Effectivement, très、voix. très bonne voix, mais lorsqu'il est temps de, d'écrire des chansons, c'est un、ça. peu plus compliqué. Il est, il est moins doué que, que, que Roger Waters et même、euh, que, que Richard Wright. Oui, exact.、Mm -hmm. qui, euh, qui, Richard Wright a lancé un ou deux albums solo. En fait, je me rappelle pas. J'en ai deux. Une ça passé un peu plus,、ouais. plus inapice. Mais le deuxième, je t'avoue que je ne l'ai pas écouté tellement.、Euh, oui,、euh, c'est. Peut-être deux, trois. Fois, mais、euh, j'ai pas vraiment de souvenirs. Alors que w e t Dream, son premier, je l'ai écouté、mm -hmm. beaucoup. Oui, oui, oui, qui est、ouais. un très bon album.、Ouais. Je me rappelle d'ailleurs, à l'époque,、euh, il y a quelques années, c'est fou, j'avais présenté, si on veut, un peu un tour,、euh, un tour de piste rapide des pièces de Pink、mm -hmm. Floyd et j'avais présenté également les albums solo de chacun des membres.、Mm -hmm. euh, et euh, disons qu'avec David g i l m o u r il y a également Nick Mason hein, qui, qui était un compositeur, je dirais pas moyen, mais.、Euh, Qui, qui devait bien s'entourer également pour、ouais. euh, réussir à lancer de très bon, bons. b o moyen, ça ne s e r a t pas exagéré. Oui, effectivement. <rire> bon, on peut dire ça. Nous avons également,、euh, dans cette semaine d'éphémérite, toujours dans la journée du 5 mars, en 1994, Grace Slick,、euh, qui est arrêtée pour avoir pointé une carabine à des policiers. Elle a avoué être sous、euh, un énorme stress depuis la destruction de sa maison par les flammes. C'est arrivé,、mmh. je crois, quelques semaines auparavant.、Ouais. Là, elle avait tout perdu. Oui, elle en fait. était complètement assoule aussi. Oui. Ouais, parce、ouais, qu'elle、euh, avait de gros volets de l'alcoolisme, Grace l a k à cette époque-là. Oui,、ouais. euh, <rire> en fait, elle est fidèle à sa, sa réputation. <rire> <-ce> oui.、Oh. <rire> Également en 2002,、eh、c'est la première émission des Osbournes qui est présentée à MTV、ah, cette fois-ci. Ah, quelle horreur! Oui,、ouais, quelle, ah. quelle émission vraiment!、Ouais. Euh... J'ai écouté, moi, les deux premières saisons,、euh, assidûment, parce que, bon, j'étais un jeune fan de métal à l'époque、mm -hmm. et je voulais voir comment c'était dans la maison d'Ozzy. À un moment donné, j'ai commencé à me rendre compte、oh, que t u a s dû t déçu. o a a Ça a brisé un mythe. Ouais,、euh... exactement, exactement. De, de voir Ozzy, justement, dessiner、euh, au crayon. Colorier. Colorier, ouais. ouais, ouais. C'était son activité préférée, là. C'était assez ordinaire. C'est atroce. Ouais. Ouais, ouais. Et ouais.、Euh, une mission qui était très, très scriptée également. Faut,、mm -hmm. faut le souligner, là. Et ça, on s'en cachait même plus à la fin, là. C'est vraiment r e c a m b o l e s q u e Les enfants Osborne ont eu de la misère également sans, sans sortir par après, b i s la plus vieille de, de leur s fille s a refusé de participer ouais, à l'émission.、Ouais, elle n'a jamais、Amy、été. Qui n'était、ouais. pas là. Et d'ailleurs, aussi, le, le, le, le fils d o d d e Osborne, qui n'est pas.、Euh, oui, le plus qui, qui vieux. Oui,、ouais, qui n'est pas.、Euh, d'un précédent de chambre, mariage. Oui,、ouais. d'un précédent mariage aussi, qui, lui, qui était on là est là de temps là. en temps. Oui. Euh, mais euh, qui se tenait un peu plus loin également、mm -hmm. de ça. Donc,、euh, c est, c est... Mais les, les, deux, les deux plus jeunes, c'est-à-dire Jack et Kelly Osbourne,、mm -hmm. eux, ont eu des problèmes par la suite de drogue et d'alcool、ouais. avec un genre de succès qui, qui, qui, qui était instantané, dans le fond, grâce、mm -hmm. à la télé-réalité, parce que les deux ont pas,、euh, par la suite, on, se sont créés des carrières d'eux-mêmes, c'est-à-dire sont arrivés là-dedans sans les, jamais y avoir y a... rien fait pour、hein. Et puis c'est ça, exactement, puis ils ont fait rire d'eux、euh, oh, oui. beaucoup. v r a i m e n t beaucoup. Oui, parce que tu t'exposes à ça. Exactement. Parce que tu t lorsque, lorsque tu dénudes comme ça ouais, devant la caméra. Lorsque c'est un public de fans de métal et surtout de fans de The o s b o r n e on peut s'attendre vraiment à ce que ça soit、euh, très, très critiqué,、mm -hmm. en fait, comme émission. Oui. Donc, que c'était, euh, c'est peut-être été bon pour eux au, au、oui. niveau、euh, monétaire, oui, oui, là, mais,、euh, côté crédibilité, Ozzy, il est fini. Ah, exactement. Il y a, il y a eu, e、euh, n en fait, il n'a pas lancé beaucoup d'albums par la suite. Il en a lancé deux, je crois, deux. depuis ce temps-là.、Oui. Euh, il、oui. venait de lancer, en fait,、euh, un autre album en 2003. Le nom m'échappe. Est-ce est est... que c'était Down to Earth?、Euh, ouais. Down, to Her... Down to Earth, ouais, je crois. Je crois ouais. Une... En fait, il est en forme de croix sur la, la pochette. Là. C est, c est...、Ouais. Si、je me rappelle qu'il a sorti Black Rain par la suite. o u i qui était、euh... un très mauvais album,、ouais. selon moi, là,、ouais. selon mes goûts. Là,、ouais. euh... Mais Down to Earth, j'avais bien aimé, par contre. C'était、ouais. un, un bon album de The Osbourne.、Ouais, euh... Je t'avoue que je ne suis pas un fan <rire> de The o s b o r n moi,、euh, à part. Il、euh, y a des bonnes pièces sur les deux premiers albums ouais, ouais, avec Randy ouais, Rhodes. Ouais. Mais p a r ça, là, oui, il y a de, de, des classiques sur chacun des albums d'Ozzy, mais je ne suis pas un fan. Non, je peux comprendre, ouais,、oui. parce que c'est a s s e z particulier quand même comme, comme style musical. Il、euh, faut dire qu'il y a des collaborations simplistes et, et、ouais, ouais. ouais. simplistes pas intéressantes. <rire> des fois, il y a des choses qui sont simples, mais intéressantes, mais、oui. pas ça. Non, effectivement, ça là-dessus,、euh, je suis d'accord avec toi. Les, les, les premiers albums restent quand même les meilleurs. Les autres, la base, qui a une place particulière、mmh. euh, dans mon cœur d'ailleurs. Nous avons également en 2004 le journal britannique The Mail on Sunday qui évalue la valeur de Paul McCartney à 1,3 milliard de dollars. Ce qui、euh, est plus que la fortune d'Elton John, Mick Jagger et Madonna mis ensemble. o u i c'est pas si mal. C'est assez génial et ça a dû augmenter, bien sûr,、ah、depuis le temps、oui. avec、euh, les tournées、euh, mm -hmm. très, très, très lucratives que le Beatles a fait. Dans les dernières années, et je pense que qu qu les autres, en fait, les quatre autres, là, les trois autres q u o n a nommés n'arriveront jamais à égaler.、Euh, c, c e que Paul、oh, McCartney、non. a pu faire, bien sûr, dans sa carrière. Et nous terminons、euh, cette journée du 5 mars en 2007 avec le les Ringsongs, plutôt, qui、euh, font leur entrée à la bibliothèque du Congrès avec Satisfaction. Paul Simon, lui,、euh, les accompagne avec Graceland, et on retrouve également Velvet Underground et Nico, d e s Velvet Underground. Mais ça, c'est、euh, surprenant. Ouais. Pour、euh, l'album des Velvet Underground. Oui,、ouais. ouais, effectivement, ben, on, on est allé beaucoup,、euh, on v o i t autant dans, dans ce qui est très très populaire, dans ce qui est plus obscur et la contreculture également, parce que c'est un album qui marque une époque, qui marque un peu une pensée aux États-Unis à la fin des années 60. Euh, euh, donc, début de la contreculture, un、que、peu l a c r q u a n t Qui a marqué plus les critiques que, oui, que, oui, oui, oui, que, oui, que le public, parce que tant qu'à ça, Surrealistic、euh, Pillow de, de Jefferson Airplane a eu plus d'impact. Oui, mais on doit retrouver les albums de Jefferson Airplane dans la, dans la librairie. Du Congrès, ça m'étonnerait. Sinon, on va, dans, on va dans en mettre, c'est sûr, parce que c'est justement, c'est un peu.、Euh, en fait, les Velvet Underground représentent la contreculture de l'Est, la côte、mm -hmm, Est américaine,、oui. et、euh, Jefferson Airplane, eux, la, la contreculture de la côte Ouest, où les deux sont vraiment très, très, très différents, ont des similitudes, bien sûr, mais c'est deux styles complètement、euh, différents mis u n à côté de l'autre.、Oui. Et、euh, d'après moi, si, si Jefferson Airplane n'est pas là, c'est sûr qu'on va retrouver、oui. ça là, dans les prochaines années. Ce qui nous amène à la journée du 6 mars, cette fois-ci, e t en nous débutant en 1945 avec la naissance de Hugh Gundy, batteur des Zombies, également, qui a accompagné Rod Argent, plutôt, dans son aventure de Argent donc, il célèbre ses 67 ans, e n cette journée du 6 mars. Argent, qui a été un groupe plus, p o p r o c k ou, u h plus accessible, plus accessible les o m b i e s albums sont pas mal progressifs, c e m t C'est bon, Arjun.、Euh, c'est、euh, moyen, euh, dans, dans le sens où il y a une carrière en denti, s、ouais, t e mais ils ont、ouais. eu des, de bons albums. Ouais, le seul album d'Arjun que j'ai entendu, c'est l'album live. Donc, je ne peux,、ah. euh, peux pas nécessairement、euh, argumenter là-dessus, mais e s t quand même que je trouve que c'était de la bonne musique en fait?、ouais. Ce que j'ai entendu, très très différent de ce que les Zombies ont fait également. Probablement que tu aimerais l e s albums. All Together Now est bien,、mm -hmm. euh, mais il y a aussi Circus qui est plus progressif. Ah, ça, ça pourrait être、oui. très intéressant. j e j e u t e r a i s une oreille là-dessus en i Oui. <rire> Ça vaut la peine. Oui,、euh, oui,、ouais, effectivement. Et、euh, nous avons également,、euh, le 6 mars, toujours en 1947, la naissance de David g i l m o u r qui célébrait、euh, ses 65 ans、ouais. donc, cette semaine. Oui, on en a p a r l é i l y a un moment.、Euh, tu sais,、euh, je considère que le dernier album que David g i l m o u r a sorti il y a quoi 5 ans environ Oui, oui. On an Island On an Island, oui. Je pense que c'est son meilleur a、oui, l Oui, effectivement. J'ai bien aimé cet album-là.、Euh, Il y avait un genre d'ambiance un peu qui rappelait、oui. Pink Floyd,、oui. justement, grâce à la guitare de David、mm -hmm. Gilmore. Également Richard Wright qui a participé à l'enregistrement de cet album-là. C'est vrai,、oui, un... Crosby, Stills a n Nash aussi. Ah oui, effectivement,、oui. oui, c'est、mm -hmm. vrai. C'est vrai.、Euh, c'est un album que je devrais réécouter. D'ailleurs, tu m'en、oui. redonnes le goût parce que、euh, je l'ai en fait l'ai je écouté lorsqu'il est sorti. Je ne l'ai jamais acheté, mais je travaillais dans un magasin de disques. On le faisait、oui. jouer une fois de temps en、mm -hmm. temps.、Euh, et oui, c'était un bon album qui s'était bien vendu également. Les gens avaient b i Et n apprécié. e d'ailleurs, dans la tournée qu'il avait suivie, il avait fait、euh, des concerts avec Richard Wright, justement.、Euh, ah oui? Oui. Et d'ailleurs, dans la tournée On an Island,、euh, il y avait Roger Waters, lui, qui faisait une tournée en même temps. Et il avait loué les mêmes euh, studios. Euh, mais en fait,、euh, les, les studios étaient un à côté de l'autre pour pratiquer pour、euh, partir de la tournée. Et、oh、on a pu voir d'ailleurs une scène, ça se r e t o u t sur YouTube, c'est、euh, David Gilmore u t Roger Waters qui se rencontrent.、Euh, les deux,、euh, ils se disent salut, dans le fond. Ils viennent、oh、se、oui. serrer à la main, puis ils repartent.、Euh, Chacun leur sur le u r côté. Ouais, ouais. c'était avant qu'ils.、Ouais. Qu Participe au live aid、oui. et tout ça.、Mm -hmm. euh, donc, oui, ça, ça a marqué l'histoire, mais ça, ça reste un très bon album、oui. pour ce qui est de David Gilmore. Ça a jamais été des, des, des amis, d'ailleurs. C'est ce, ce que Roger Waters d i i t dans une entrevue récente c'est que était, Roger et Nick Mason, par exemple, étaient de bons amis、mm -hmm. euh, qui se sont Disons, brouillés oh, là, oh, à oh, cause oui, de l'histoire de, de Pink Floyd dans les années 80. Exact.、Euh, mais ils sont redevenus de bons amis, alors、ah. que lui et、euh, David Gilmour n'ont jamais été amis, n'ont jamais eu d'affinité.、Euh, Richard Wright aussi、euh, s'entendait très mal avec Roger Waters,、euh, également dans les années 70 et 80, puisqu'il、mm -hmm. avait été mis à la porte autour de Pink Floyd、ouais. euh, pour un enregistrement de The Wall. Euh, ce qui est, t r è s malheureux, en fait. Et je pense qu'ils se sont jamais totalement réconciliés non plus,、oui. euh, pour ce qui est,、euh, ce qui est de, de, ces deux-là.、Euh, mais oui, parce que j'avais, v u une entrevue, entre autres, avec、euh, David Gilmour dans les années 70. Il donnait l'entrevue en français, c, c était le plus génial. Oui, il parle français,、euh, i l parle、Gilmore. très bien français.、Oui. e、euh, t、euh, justement, il disait que le groupe enregistrait à différents endroits dans la journée. C'est-à-dire, un allait faire ses pistes à tel temps, l'autre allait faire ses pistes à tel temps pour éviter qu'il se chicane parce que c'est, parfois les esprits Pouvait se chauffer. <rire> c'est moche. c h i p i n g Floyd. Oh oui, c'est un peu moche, effectivement. Nous avons par la suite, en 1970,、eh、bien, les Beatles qui lancent finalement l e s b e a t l e s qui a failli ne jamais paraître. Oui, le、fait. dernier album des Beatles, de façon chronologique, bien oui, sûr. Oui, exactement, exactement. Dernier album chronologique、euh, qui, Et qui, là, on qui a é t a c h e n 6 8 Euh, début ouais, de 69, début en 69, janvier 69, ouais,、voilà. 69 ouais, les y a sessions Get Back. Ouais, ouais. Euh, et euh, on a appris, c'est quoi, Paul McCartney a annoncé、euh, qu'il quittait les Beatles、euh, genre un mois plus tard, en、oh. avril、euh, Oui, même si ce n'était pas avant, parce que c'était à la sortie de son album McCartney. Je crois qu'on avait lancé l'album McCartney juste avant、euh, l'été de B, p l u tôt. Euh, oui, euh, il avait annoncé avant, oui,、ouais. parce que,、euh, en fait, se, ça amenait à l'histoire célèbre où、euh, McCartney, donc, ne voulait plus rien y savoir, ne parlait à aucun des membres des Beatles,、ouais. et on avait envoyé Ringo、euh, chez lui,、ouais. euh, en Écosse, pour、euh, lui demander d'attendre de, avant de lancer son、ouais. album, parce qu'il voulait sortir en même temps que le Tedby,、mm -hmm. et、euh, ça avait donné un bon coup de poing dans le ventre à Ringo, qui、ouais. euh, finalement était retourné voir les autres, et il a dit Je pense qu'on va attendre pour sortir l'album. <rire>、euh, euh, oui, effectivement, mais.、Euh, ça aussi, c'est triste. e x a c t e m e n t D'ailleurs, c'était dans le mot de j o u r je crois que c'était cet été, il y avait une très très belle entrevue avec Paul McCartney. C'était、ouais. comment j'ai survécu aux Beatles. Oui, oui, oui, oui. On peut voir d'ailleurs des photos de lorsqu'il e n r e g i s t r a i t McCartney où il a l'air complètement. Mais en fait, il disait J'ai tant de pression、mm -hmm. et c'est tout ce que je pouvais faire, c'était de la musique. Donc, c'est、ouais. ce que j'ai fait pendant、euh, des mois et des mois. Ce qui a donné un premier album. Particulier, mais moi je le trouve、oh, toujours je, très o o u u j s t r i n t é r e s s a n t Je l'aime beaucoup. C'est un, un, une introspection vraiment dans, dans, dans、ouais. sa vie à l'époque. C'est un album qui est vraiment moins pourri. Qui、peauflé. le fait complètement ça. Exactement. Et Ce qui a amené aux critiques, entre autres George Harrison, qui disait qu'il avait beaucoup aimé Ram、mm -hmm. dans les années 70, mais le tout premier album, c'est n'importe quoi. C'est un gars qui est hyper perfectionniste. Puis là, ben, il fait un album.、Euh, Euh, comme on dit en anglais, c'est A Fast qui, qui, qui est donc fait.、Euh, oui, il est à, à l'avance sur son temps. Oui, exactement. mais C'est le premier album indie, en fait.、Mm -hmm. euh, les、oui. deux premiers albums, Ram aussi, est considéré、euh, plutôt au niveau du son, mais、euh, le, le, le, le premier album au niveau de, de la façon que ça a été fait.、Mm -hmm. C'est le premier album hein,、ouais. indépendant. Tout à fait.、Euh, C'était la thérapie de Paul pour、euh, se sortir de sa dépression.、Euh, exact. p o s t b e a t a je dirais. Exactement. <rire> D'abord, par la suite, en 1975, Led Zeppelin, qui reçoit un disque d'or pour Physical Graffiti,、mm -hmm. cette fois-ci.、Euh, un bon album de Led Zeppelin. c'est c o n s i d é r é comme le dernier grand album. Le dernier、fait. grand album de Led Zeppelin. Ouais, par la suite, ça s'est、ouais. un peu gâté, je s i s i l y avait、ouais. les, les parties, l e、euh, ouais, groupe était épuisé.、Euh, oui, c'est ça, exactement. Et à la fois par la consommation de drogue des membres. Et,、euh, la, la tournée et tout. on sait que Jimmy Page et John Bonham participent un peu moins par la suite aux albums, ce qui est un peu triste. En m i l l on fait un, tout un bond dans le temps, en fait, puisqu'en 1998, cette fois-ci, Liam Gallagher est reconnu coupable d'avoir donné un coup de tête à un fan lui brisant le nez. Donc, il avait la tête assez ouais, solide. Ben, plus d i a n t personnage que c e l u i l à Ah oui, écoute, on pourrait par parler d'Oasis pendant plusieurs heures, je crois, <rire> juste, juste des conneries qu'ils ont faites t、mm. au long de leur carrière. Nous avons également, en 2003, cette fois-ci, le groupe Mayhem qui lance une tête de chèvre dans la foule, le projectile a f r a c t u r é le Crown Derfan, parlant justement、ouais. de fracture. C'est, c'est un autre idée de génie,、ouais. n'est-ce pas? Ouais, Mayhem, ouais, c e a h c'est, c'est. Sont, sont devenus、euh, légendaires, mais c'est pas à cause de la grandeur de leur musique non, ou de、exactement. leur capacité intellectuelle. de leur agissement, v r i l s sont tranquilles maintenant. j ai vus en spectacle l'automne dernier. Ils sont, sont tranquilles. Ils sont、là. plus tranquilles. <rire> Tant oui. mieux. Ils、oui. <rire> sont, sont même, je dirais, que dans le cas de leurs chanteurs, on parle quasiment, je suis t o m b e r dans le coma, là, regardant. Ouf, ouais. Non, dans ce cas-là, <rire> c'est un peu triste, <rire> par contre. <rire> Nous avons par la suite, en 2004, David Crosby qui est arrêté pour avoir laissé un sac de marijuana, un couteau ainsi qu'un fusil de calibre 45 dans sa chambre d'hôtel. Sa remise、euh, en liberté a été fixée à 3500、oui. C'est quand même bien. C'est une, une, une rechute mais... pour David Crosby. Oui, oui, oui. Lui qui a souvent eu des problèmes justement par rapport、euh, au port d'armes. i、oui, l a fait de la prise. D'ailleurs,、oui. oh, oui, il avait été arrêté、euh, sur le bord de l'autoroute dans les années 80 avec un arme. Et on avait demandé pourquoi il y avait un arme et il avait tout simplement répondu John Lennon. C'est un gars qui avait peur à. Sa vie. C'est drôle, on en a déjà parlé, David Crosby, parce que c'est un apôtre de la peace and love. la non-violence, Mais en même temps, c'est un maniaque des fusils. Oui, c'est particulier, c'est un genre d'obsession, je crois, qu'on ne peut pas dissocier de la personne. Il en parle dans son autobiographie, c'est un besoin pour lui d'avoir un fusil, ce qui est quand même étrange. Oui, effectivement, c'est assez spécial. Et nous terminons, euh, avec, euh, bien sûr, cette journée du 6 mars, euh, en 2005, avec le décès du fameux DJ Tommy Vance, reconnu pour avoir introduit,、euh, les Britanniques à la New British Wave of Heavy Metal,、ouais. euh, dans les années 70, bien、ouais. sûr. Avec,、euh, Jeff Barton, c'était、mm -hmm. un des grands promoteurs、euh, de ce style qui était vraiment révolutionnaire. On n'en parle pas tellement dans, dans l'histoire、euh, du rock, mais,、euh, ça a vraiment euh, frappé euh, tout ce qui s'est passé, là, depuis 30 ans. Et、ouais. on va aller en écouter un groupe qui,、euh, a toujours refusé cette étiquette-là, mais, mais qui, par contre,、euh, les gens ont continué de, de, de, de leur、euh, apposer l'étiquette métal. Je parle de Def Leppard. Vous êtes sur l e s ondes de la radio. En plus, c'est fou. 89 ans.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 Take your big curls and just squeeze them down, Rotumba. The What's the name of that chick with the long hair? Rapunzel! That's a hey, Rapunzel. <laughs> hey, Raputa.、Hey, Raputa the Beauty. Hey, Raputa the Beauty. Let me down your hair, let me climb up to the light of your love. Because this wolf is Wolver Goo w a saying to you.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 Like a long time to come. How c o u l d I be so b l i n d baby? Not to see you on a w a n k I let you slip on from me, baby. I let you walk on b y Must have Got lost, must have got lost. Give away the days you're mine. Don't know why I let you leave. Must have got lost somewhere down the line Must have got lost, I got lost Give away the day s you were mine Love to be a sweet t h i n g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 Hey guys, Ben, avec la version spectacle de Must Have Got Lost. Ça nous vient de l'album b Low Your Face Out, traduit en 1976 et c'était précédé de Def Leppard avec、euh, le morceau qui ouvre leur premier album, On Through the Night de 1980, la pièce Rock Brigade.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 Petit texte, petite introduction. Effectivement,、euh, petit sketch,、euh, quasiment improvisé ouais, sur scène. Tout à fait. C'est assez particulier. o、ouais. <rire> Nous avons également le 7 mars, 7 mars 1958, lors du tout premier congrès des d j et animateurs, bien sûr, de radio、euh, au Kansas. Les animateurs votent en bloc contre le nouveau formatage top 40 adopté par la majorité des stations américaines. <rire> On l y comprend, des... malheureusement, c'est devenu l'adorable. Oui,、oh, ouais. ça allait s'installer. D'ailleurs,、euh, plusieurs, euh, plusieurs animateurs qui avaient changé souvent de, de, de station de radio, dont、euh, entre autres、euh, Murray l e k a y ainsi qu'Alan Freed, pour un peu éviter ce formatage au top 40.、Mm -hmm. Mais c'était le progrès. C'était inéluctable, le ouais, progrès.、Ouais. <rire> c'est terrible.、Hein. Et, et c'est ce qui fait que les radios commerciales, à mon avis, sont tout à fait sans intérêt. Oui,、euh... et ça continue à être comme ça, d'ailleurs.、Ouais. Les, les, les grandes stations hein, commerciales sont. Je passe n t toujours les mêmes pièces、euh, ouais. des palmarès, etc., etc. Ouais. Ouais. Euh, ce qui nous amène, cette fois-ci, au 7 mars 1962, alors que les Beatles enregistrent pour la première fois, pour la BBC, ils y ont, entre autres, joué Hello Little Girl, Memphis, Tennessee, ainsi que l'excellente Please Mr. Postman,、mm -hmm. qui ont été, u、euh, n de leurs 45 tours. En fait, c'est la phase B de Roll Over Beethoven, je crois, à l'époque, dans leurs premiers 45 tours. En Amérique du Nord? e、euh, n Amérique du Nord, o u i Je, je, je l'ai à la maison. Malheureusement, on、okay. n'est pas en état de jouer.、Ah. Ce qui est très triste. <rire> Nous avons également en 1970, et、eh、bien, alors que le duo était déjà séparé,、eh、bien, l'album Bridge Over Troubled Water de Simon Garfinkel débute une série de 10 semaines au numéro 1 du palmarès américain, bien sûr. Excellent album de, de, de, de Simon Garfinkel, plutôt.、Euh, malgré Cecilia qui s'est glissée là-dessus, <rire> on ne sait pas pourquoi. Pas très bon, mais bref.、Euh, le restant Quelle mauvaise idée. <rire> Les autres pièces, par contre, sont excellentes. Et nous terminons. Moi, je ne veux pas non plus El Condor Passa. Oui, effectivement. <rire> c'est intéressant l'utilisation qu'on fait de la musique、euh, sud-américaine, mais ouais, on pourrait passer par-dessus <rire> celle-là aussi, c'est vrai. Mais Bridge Java, Troubled Water et、euh, The Boxer viennent un、mm -hmm. peu、euh, régler tout ça, p a r c e q u e c'est deux très, très, très bonnes pièces.、Ça. Ce qui nous amène déjà à la fin de cette journée, très courte journée, en fait, du 7 mars、euh, en 1987, alors que la version britannique des cinq premiers albums des Beatles sont lancés en CD mondialement. C'est la première fois que ces albums étaient disponibles en Amérique dans leur version originale. Ils ont é t en Amérique, mais à d'autres endroits dans le monde aussi où on a modifié quelque peu les i n s t r u m e n t s des Beatles.、Euh, les albums américains étaient intéressants, mais c'était pas la vraie chose. Donc,、ouais. euh, on a enfin pu l'entendre sans l'avoir. à <rire> ouais, l Oui, r comme les Beatles l'avaient conçu. Exactement.、Ouais. Exactement. Parce que sinon, il fallait importer les disques et、mm -hmm. ce qui les r e n d de plus en plus rares. Même, au plus, mais mais, mais tu sais,、euh, moi, je me rappelle quand j'étais petit, là, il y avait des importations de ces albums-là chez Wilco. u t r a s a r t u Sauf ça, que、ouais. c'était beaucoup plus cher.、Ouais. C'était au moins le double.、Ah, au moins.、Ouais. Ah, c est, c est Mais c'était disponible.、Euh, Des pièces ben... de, de, de collection maintenant,、mm -hmm. par contre. o、oh, u Parce、oui. qu'on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de disques débutants usagés qui sont les éditions américaines. Les éditions britanniques, très, très, très peu. Mais、mm -hmm. bon, il faut les faire venir, <rire> ça aussi d'ailleurs. Ce qui nous emmène à la journée du 8 mars. Cette fois-ci, on débute en 1945 avec la naissance de Mickey Dollins, batteur et chanteur des m o n k e e s Oui, il ch chantait,、euh, la plupart des pièces. Oui, hein, oui, e、euh, oui. Et d'ailleurs, il a été, u、euh, n des, des membres qui est resté plus longtemps au s e n d la formation.、Oui. Même lorsque c'était devenu un duo, <rire>、euh, disco à la fin des années 70, c'était pas très bon. <rire> Mais oui, effectivement, ils ont,、euh, ils ont, ils ont connu, e、euh, u n en fait, u n e carrière très longue avec les m o n k e e s Mickey、mm -hmm. Dollins. Également, nous avons la naissance de Randy Messner, guitariste des Eagles. Il célèbre ses 66 ans cette semaine,、euh, cette journée du 8 mars, qui était、euh, jeudi de cette semaine. Beaucoup d'anniversaires, donc. Oui, 8 beaucoup d'anniversaires, le 8 mars, puisqu'on continue avec celle de Michael Alsop, guitariste de Three, Dog, Three Dogs Night, plutôt, qui célèbre ses 64 ans. Lui est né en 1947, donc qui célèbre ses 65 ans plus tôt. Euh, nous avons aussi, en、euh, 1948, la naissance de Mel Galey, guitariste. Galey? Galey, plutôt, ouais, ouais guitariste mais, de mais, White Snake. Mais lui, il、euh, est mort, i Il est décédé, ouais,、mm -hmm. effectivement. Euh, naissance également de, en 1949,、euh, cette fois-ci de Dave Lambert, guitariste des s t r u b s qui célèbre ses 63 ans.、Oui. Euh, naissance de Clive Burr, batteur d'Iron Maiden. Excellent c est, c est, oui, batteur, effectivement. Qui、oh, oui. célébrait、euh, ses 55 ans hier. Sauf qu'il、euh, ne peut plus jouer hein, parce qu'il a une maladie dégénérative. Ah, ça, je le a i s Je pense mais... que c'est la maladie de Lou Gehring, quelque chose comme ça.、Ah, m a vraiment...、euh, Il s i est dans une chaise roulante. Là.、Euh, ouais, je savais qu'il était pire avec Iron Maiden, mais je ne savais pas, ça, pas que c'était à cause de ça.、Ouais. ça c'est très, très. へえ。Triste. Nous avons également la naissance de ton préféré en 1958, <rire> Gary Newman, qui célèbre ses 54 ans donc, cette semaine.、Ouais. Ouais, C'était、ouais. pour moi le Justin Bieber <rire> de son <sur l> époque, <rire> là, à la fin des années 70. Ouais, il, il était un petit peu plus inventif.、Oh, sens, ouais. Il e x p l o r a différents styles, mais、ouais. c'est vrai que ça reste quand、ouais. même très, très pop.、Ouais. Euh, D'ailleurs, j'ai vu une très version. Pop, très pop, très f o u e ultra synthétique.、Ouais, ouais. J'ai vu, vu une version usagée de son premier album solo、euh, dont le nom m'échappe.、Euh, euh, euh, avec l'ampoule.、Euh, euh, je pense oui, une photo d a o u l e Et b l a q u e Replica、euh, Non, c'est pas celle-là. En fait, bon, un de ses premiers albums、mm -hmm. euh, que j'ai v a s trouvé correct, pas très très bon, bon. mais c'est un album p a s mais il était trop cher. Je te demande que je <rire> l'achète. Ça reste quand même Gary Newman. Nous avons également en 1968, cette fois-ci, le Fillmore East qui s'ouvre à New York, il y a bien、oui. sûr, salle de spectacle mythique où se sont illustrés plusieurs, plusieurs、oui. artistes, entre autres. C'était l'équivalent de. C'était une espèce de. de mecs pour、euh, ouais. les, les, les spectacles、euh, de. De rock, de la contreculture. C'était l'équivalent du Fillmore、uh, West de, de San Francisco. Exactement.、Sûr. exactement et,、euh, le, le, et La plupart des très grands artistes se, se sont produits là-bas,、euh, que ce soit j a n i s Joplin,、uh, Jim Hendrix, La d e p p e l i n Neil、euh, Young, qui a lancé、ouais, oui. d'ailleurs un album、mm -hmm. uh, live au Fillmore. Ils ont tous joué là-bas.、Ouais. Sauf que ça a fini par fermer parce que c'était rendu trop petit、mm -hmm. euh, pour les cachets que les artistes demandaient. Exactement. oui、ouais. c'est Bien sûr, c'est normal. C'est ça b e u o e que ça se p a e l i p Aurait dû jouer là pendant trois semaines alors qu'il y avait juste à faire deux mois au Madison Square Garden.、Là. Exactement. l on va voir la suite. Cette fois-ci, en 1969, b i e n The Small Faces, se sépare. Suite au départ de Steve Marriott, les membres restants ont formé Faces avec Rod Stewart et Ronnie Wood.、Mm -hmm. Je crois que c'est l'année suivante. Par c On a pris un certain、mm -hmm, petit、oui. moment entre les deux.、Mm -hmm. euh, mais les autres membres de la formation, bien sûr, voulaient continuer、mm -hmm. ensemble puisque ça, ça a donné de très très bons résultats.、Oh, hier avant.、Oui. Euh, avec de très、Absolument. bons albums de Faces. Ce qui nous amène à la journée,、euh, non pas la journée, mais plutôt l'année 1973, toujours dans cette journée du 7 mars. Euh,、eh、bien, du 8 mars, dis-je, e、euh, n 1973, oui, Paul McCartney est arrêté pour culture de marijuana. Bien sûr, dans le long épisode, les longs épisodes de Paul McCartney et le pote, eh bien, il <rire> s'est défendu en expliquant qu'au policier qu'il ignorait、euh, que c'était des graines、euh, de, de, de marijuana et c'était un fan qu'il u i avait donné.、Euh, il a quand même reçu une amende équivalent e à 240 dollars, ce qui est、ouais. pas grand-chose pour Paul McCartney. <rire> S'entend.、Euh, mais j'ai un peu du mal à croire sa défense, <rire> là, franchement. Les policiers qui, qui l'ont cru sont peut-être un petit peu stupides. Incrédules, oui. Oui, exactement. Et nous terminons cette journée du 8 mars dans les Éphémérides, qui était jeudi de cette semaine en 1974, alors que le Supergroupe, le Supergroupe plutôt, Bad Company, donne son premier concert en Angleterre. Oui, ils ont fait un excellent premier album dont on va tout de suite aller écouter un extrait.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 Trower avec Two Rolling Stones, classique tiré du non moins classique album Bridge of Sight de 1974. On va en reparler dans un moment dans les éphémérides de Robin Trower. Et juste avant ça, on a entendu Bad Company avec、euh, Rocksteady. C'est un des très bons morceaux tirés de leur excellent premier album homonyme qui est sorti lui aussi en 1974. 11h58. Vous êtes à l'émission r Classique en compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefer, e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant aux éphémérides du 9 mars. Et effectivement, et nous débutons justement avec la naissance de Robin Trower,、mm -hmm. Trower oui. Oui. <rire> <rire> qui lui a été guitariste de Procol a r o n a connu également une carrière solo, célèbre a u s C'est surtout sa, sa carrière、ans. solo qui en ouais, a fait、oh, ouais, euh, un nom、euh, aussi connu parce que. Il est parti de Procol Aram en 71, 72. C'est assez tôt.、Euh, et puis,、euh, il, ça, ça, ça a marché très fort pour、euh, le Robin Trower Group、euh, dans les années 70. Il est revenu avec Procol、euh, Aram, je pense,、euh, fin 80, début 90. Il a fait un album qui est vraiment pas bon, dont le titre m'échappe, mais c'est pas important. Il y a des parapluies sur la pochette. Là.、Mm -hmm. Ça, c'était évité. C'est vraiment、ah, euh, ouais. très mauvais. <rire> et、euh, non, c'est ça. <rire> À oublier. <rire> oui, tout à fait. Mais Robin Trower a fait de très bons disques, dont celui-ci,、euh, Ridge of Sight.、Euh, vraiment, c'est un album essentiel. Ah, très bien. Donc,、euh, je vais essayer de mettre la main là-dessus.、Mm -hmm. Nous avons également、euh, le 9 mars 1947 à la naissance de Chris Thompson, chanteur du Manfred Men's Earth Band, célèbre ses 65 ans. Donc,、euh, oui. en cette journée du 9、oh, mars. Il ma je pense qu'il est décédé, Chris Thompson. Oh, oui. Ça serait récent.、Oh, ouais. euh, non, ça fait quand même.、Euh, ah, oui, c'est sans... ça. Mes calculs qui étaient.、Euh... <rire> <rire> on, va, on va faire une recherche sur-dessus, mais il, il, il me semble que oui. Oui, c'est bien possible. C'est très bien possible, en fait. Nous avons également le 9 mars 1968, l'album John Wesley Harding de Bob Dylan qui débute un marathon de 10 semaines au numéro 1 du palmarès britannique, ce qui est quand même pas rien.、Mm -hmm. Surtout p o un r u album post-accident、euh, de moto là, pour, pour、euh, Bob Dylan. Ouais, Et,、euh, un premier album country.、Ouais, euh, ouais. C'était son retour à、euh, ses racines country.、Euh, parce que là, les, les albums précédents, Blanc en Blanc, c'était plus rock.、Oh, ouais, m、euh, Mais ça, c'était、euh, moins bon.、Ouais. <rire> Je le trouve. C'est ce que beaucoup de gens me disent. En fait, je n'ai même pas encore écouté、ouais. John Wesley Harding à cause de ça. Les gens me disent Oh, écoute pas ça, c'est country. Ce qui est drôle, c'est que cet album-là, c e s t t u qu'il y a une pièce là-dessus qu'on retrouve là,、euh, qui s'appelle The Ballad of.、Euh, bon, j'ai oublié le titre au complet, là, mais c'est The Ballad of Judas Priest. Ah oui. Et ça a inspiré des <rire> membres de Judas Priest, le groupe de metal, pour leur nom. Eh bien,、ouais. ça, c'est particulier. C'est très、avoir. surprenant. <rire> eh bien, c'est quelque chose de particulier. Nous avons également le 9 mars,、euh, cette fois-ci 1985, encore un bonbon dans l'histoire、euh, du rock. Bien, en 1985, Mick Jagger lance Just Another Night, un simple solo, donc,、euh, ça, ça me, entre deux albums des Stones. Oui, ça ne me rappelle rien, cette p i s t e l a carrière de Mick Jagger en ouais, solo, c'est quelque chose à éviter. C'est pitoyable. Quelques bons accords sur、euh, Primitive Cool. <rire> Euh, en général,、euh, c'est pas très bon, les Jaggers en、euh, solo. Même les pochettes sont d'avril. s e s u c t Exact. Donc,、oh, c'est très malheureux、euh, pour lui, mais bon, c'est.、Ouais, il l'a pas. Le... pas. Exactement. Il, il a、non. besoin de, de l'autre、oh, Glimmer Tricks、ouais. afin de, de, de faire quelque chose que d'allure. <rire> En 1991, cette fois-ci, les Clash obtiennent leur tout premier numéro 1 avec Should I Stay or Should I Go? Bien que la pièce f û t lancée neuf ans plus tôt, ils doivent leur succès à une pub de Levi's.、Ouais. Donc, c'est assez particulier. Et c'est arrivé souvent, avec, surtout avec Levi's, j'avais lu aussi que、euh, c'était le cas de、euh, la pièce de Benny King,、euh, Stand By Me,、ah ouais? qui avait eu aussi un numéro 1 en, dans les années 80. Ouais, à, mais c'était à cause du, du film,、euh, Stand By Me. Oui, mais il y avait eu aussi une pub de l'Hiver qui avait été faite dans les années 80 qui l'avait ramené、ah, au、ouais? numéro 1.、Ah, ouais, okay. C'est pas le premier numéro 1、mm -hmm. pour Stand By Me, qui est une très très grande pièce. Oui, c'est ça qui est, qui est sorti en 62, il me semble, Stand By、ouais. Me.、Euh, John Hannon l'avait repris sur son album Walk and Road d'ailleurs. Mais、euh, Stephen King、euh, avait écrit une nouvelle. J'ai oublié le titre de cette nouvelle. C'était sur Different Seasons,、mm -hmm. un, un recueil de nouvelles、mm -hmm. qui l'a sorti à la fin des années 70, début 80. Et on en a tiré un film, ouais, Stand By Me,、exact. qui est très bon. Oui, c'est, u、euh, c'est, c'est, c'est, c'est, un film q u e j a i fait longtemps que j'ai pas vu. o、ouais. u a e réécoute, là, mais,、euh, ouais. Et la pièce qui est, d'ailleurs, une des pièces préférées à ma mère. Donc,、euh, ah ouais. Je la jouerai un jour, en、euh, son honneur. <rire> Euh, nous avons, euh, donc, euh, également, en fait,、euh, oui, c'est ça, il y avait eu la pub de Livez, mais je dois dire aussi, il y avait eu aussi,、euh, ah, j'oublie la pièce, j'oublie la pièce, malheureusement. Bon, on y reviendra peut-être une autre、mm -hmm. fois, mais il y a eu une autre pièce des années 50 qui était revenue grâce à une pub de Livez.、Oui. Donc, on a réutilisé、ah. souvent, c'était des vieilles pièces qui ont atteint、euh, soit le numéro un, ou en tout cas les tops du Pamares、oui. grâce à ces pubs-là. C'est、oui. quand même bien pour les artistes, puisqu'ils retirent un peu plus de, de, de royauté、mm -hmm. par rapport à ça par la suite. Nous avons également,、euh, pour terminer, également la journée、euh, du 9 mars en 2007, Brad Delp, le chanteur du groupe Boston, se suicide par empoisonnement au monoxyde de carbone chez lui au New Hampshire. Donc,、euh, malheureusement, il a laissé、euh, fonctionner sa voiture tout simplement dans son garage. o u a t t e n d u que la pièce se, se remplisse. Ils ont une carrière assez、euh, euh, triste, Boston. Oui, oui, exactement. Parce que le premier、ouais. album était excellent. l、bon、e deuxième、ouais. était pas mal moins bon. a p r è s ça, ça l'a repris, genre, 7 ans à en faire un troisième. Qui était assez moyen aussi.、Ouais. Euh, ils n'ont jamais été capables de rééditer. En tout cas, le dernier, que j'ai entendu, je pense que ça fait quand même pas loin de 10 ans qu'il est sorti. C'était pas bon. Mais... Non, c'est、mm. pas s u p e r Non. Nous avons également,、euh, ben, en fait, on passe à la journée de justice. Oui, la 10, journée de j u s d i c e Parlant But, de Boston.、Euh, justement, oui, avec、euh, la naissance de Tom Schultz, qui, lui, a été guitariste de la formation. Oui.、Euh, en fait, c'est lui, Boston. Oui, oui, Tom Schultz.、Euh, et c'est un despote. Euh, ah、oui, oui,、ouais, vraiment. Là, Boston, c'est Tom s c h o l t z Et、euh, lui, il j o u e avec、euh, ses musiciens. Là, il il, il, il m'envoyait, c'est ça. De... Exactement. Et peut-être que, justement, Brad Delp, c'est quelque chose qu'il a Qui l'a miné. Oui, oui, sûrement. J'avoue, ça, ça, ça peut avoir joué beaucoup sur,、euh, sur, sur la perception des choses. Oui.、Mm -hmm. Nous avons également le 10 mars 1971, Alan Klein, qui est interdit de s'immiscer dans les affaires des Beatles par、euh, la cour de Londres. En fait, selon la légende, John, George et Ringo se sont rendus à la maison de Paul McCartney pour y lancer un bloc,、euh, une brique plutôt à la fenêtre le même soir, puisque bon, c'est McCartney qui est un peu à l'origine de ça、ouais. et il s'est jamais bien entendu avec Alan Klein. Oui, bah non.、Euh, Et,、euh, c'est ça, John,、euh, John George et Ringo, par contre, eux,、euh, avaient 100% leur confiance,、oui. en fait, en, euh, était en e i n Ouais, ils étaient très naïfs, <rire> en fait. Paul McCartney avait eu beaucoup de flair par rapport、oui. à ça. o、oh, u i o u i o u i C'est ce qui a sauvé. Beaucoup plus l allumé que les trois autres. Exactement.、Ouais. Il a un peu sauvé, en fond, en, dans le fond, la réputation des Beatles. Hein, parce que Alan Klein avait fait, en tout cas, il n'était pas nécessairement un très, très bon、euh, gestionnaire pour Apple et tout. Il avait fermé les a p p l e Il avait vraiment coupé à peu、mm -hmm. près à la limite là, tout ce qu'on pouvait retrouver euh,、ouais. euh, sur l'étiquette. Et les Beatles également, qui n ont pas souffert sur album, mais ça a quand même passé proche. Oui. Ben. Sais, même y o k o o n o a reconnu que Paul avait raison. Oui, <rire> au moins, bon, enfin, il s'entend sur quelque chose. Mais、euh, j'ai beaucoup de d i f f i c u l t é à croire que John, George、ouais. et Ringo aient fait ça. C'est une légende urbaine, en fait. Là, on peut vraiment se demander si c'est vraiment arrivé parce que bon,、euh, moi non plus, je ne suis pas convaincu, en fait. Qui nous emmène à la journée 1972.、Euh, non, pas la journée, toujours la journée du 10 mars, mais à l'année 1972, voilà, alors qu'America reçoit un disque d'or pour, bien sûr, la pièce A Horse with No Name,、ouais. qui est leur plus grand succès à vie,、mmh. je crois, avec Sister Golden Air, qui、ouais. est également une bonne pièce. Une、euh, chanson extrêmement connue. Oui, et brûlée à peu ouais, près ouais, tout ouais, ce qui s'appelle、ouais, ouais. radio.、America. Je, je l'ai fait jouer une fois、euh, lorsque j'ai présenté la. Euh, les, mon émission, une des deux émissions sur 1972, parce、mm -hmm. que c'est un incontournable. Ben oui, ben oui. Mais、euh, c'est vrai que c'est une pièce tout à fait b u g l é e Ça joue encore dans les stations de balade.、Mm -hmm. Exactement.、Oh, oui. euh, moi, j'ai m u b l i é la pièce Sister Golden Air.、Mm -hmm. Et c'est une autre aussi qui, malheureusement.、Oui. Euh... Un peu moins, par exemple. Oui, o、ouais, ouais, un i oui u peu moins jouée,、euh, grâce à Horse With No Name. Si on a le choix de les deux simples, on va faire jouer、euh, plus souvent Horse With No Name. Mais ça reste quand même une pièce qui joue souvent. mais J'aime bien, j'aime bien cette pièce-là, j'aime bien、ouais. la, la ligne de guitare. C'est pas、ouais. très, très simple, là, mais. Quand même,、oh、oui, c'est、euh, deux accords. Oui, <rire> vraiment. <rire>、bon, c'est un peu l'histoire d a m é r i c a e n tout cas,、oh、pour、ouais. ces pièces-là. Nous avons également en 1972, 1973,、euh, d i t j e cette fois-ci,、euh, c'est Dark Side of the Moon de Pink Floyd qui est lancé aux États-Unis、ouais. et qui a connu un succès à partir de là incroyable. Et qui histoire, est encore est une vache à lait, est... parce、ah, qu'on、oui, l'a、ah, vu, ah, là.、Oui. Euh, Et MI ont sorti des coffrets Immersion l'automne dernier、mm -hmm. pour capitaliser encore là-dessus. Oui,、euh, parce, parce que. On est retombé dans les palmarès、ouais. grâce à ça.、Mm -hmm. euh, D'ailleurs, il y a l'édition de The Wall aussi qui est sortie. Oui, c'est sorti, ouais,、euh, sorti il y a deux semaines. Oui,、ouais, ouais. j'ai vu ça le, la semaine dernière dans un、ouais. magasin de disques. Mais, ouais,、bon. mais moi, je ne veux pas assez outre parce que je ne suis pas un fan de The Wall. Non, c'est ça. Mais c'est Peut-être Anemals s'ils si, si, si,、bon, ouais, vont voir. Ça, ça, ça, ça me surprendrait parce que sur Wish You Were Here,、mm -hmm. euh, dans les extras, on retrouve des pièces qui se sont retrouvées par la suite sur Anemals. Ah,、oh. oui. Alors,、okay. euh, je ne pense pas qu'on va pas, sortir pas quelque chose que sur Anémons, mais、uh, Wish You Worry vaut la peine pour ça. Ah, peut-être dollars. Que... Dollars, oui. Peut-être <rire> que je mettrai quelques dollars là-dessus, <rire> éventuellement. Ce qui nous amène à l'année 1975, cette fois-ci, alors que John Lennon lance une reprise de Stand By Me, justement,、ah, okay. aux, aux États-Unis.、Okay. Euh, bonne version, mais j'aime bien. Bonne、euh, version, mais、ouais. l'original de Benny bah, King est, il, est supérieur. Bien meilleur.、Mm -hmm. Et oui, seulement pour les arrangements <rire> qui sont vraiment génials. En 1981, cette fois-ci, bien, Jimmy Page fait sa toute première apparition post Zeppelin en rejoignant Jeff Beck sur scène. Donc, vieux comparse de du、mouille. temps des Yardbirds. <rire> Ça devait être quand même assez intéressant <rire> à voir. En 1984, cette fois-ci, bien, c'est Ian Gillen qui quitte Black Sabbath pour <rire> reformer des Purples. e x a c sage décision. Ouais, ouais,、oui. parce que ça n'allait pas super bien, hey, pour Black Sabbath dans ça. C'était surréaliste. Moi, j'ai vu le spectacle de Black Sabbath avec Ian Gillen、mm -hmm. au, au Forum à l'époque c'était vraiment surréaliste parce que t'avais, tu sais, Black Sabbath, c e s t un groupe très noir, très oh, sombre. Oh, et là,、oh, oui. t'avais u Ian Gillen avec ses pantalons en pâte d'éléphant blanc, <rire>、oh, avec ses Congos, e <rire> s Congas qui jouaient. Qui jouait sur le bord de la scène, c'était vraiment surréaliste. Et là, à un, un moment donné, Black Sabbath faisait Smoke on the Water, ce qui était aussi, ça v a i t a、ah, u c n sens. C'est incroyable, c'est pas un groupe,、euh, c'est pas u n tribute band. Non, non, non. C'était comme, waouh,、wow, c'est <rire> tellement pas bon. faut pas mélanger les affaires. Mais pourtant,、euh, Ian Gellin, excellent chanteur. Black Sabbath, groupe très lourd,、mm -hmm. ça aurait dû faire quelque chose,、ouais. sauf que c e l l i n n'a pas dû, Gellin a, a pas été capable de s'adapter、ouais. à Black Sabbath, parce que Gellin, c'est un, un type qui écrit des, des textes très simples, même souvent simplistes. Euh, et humoristique,、mm -hmm. ce qui ne convient pas du tout à Black Sabbath. Exact, exact. C'est très malheureux、euh, fait de ce côté-là. Ça a été、ouais. une mauvaise expérience pour les deux. Oui, c'est ça. Mais il y a des bons riffs là, sur l'album qu'ils ont fait,、euh, Born Again.、Là. On dit que、ouais. c'est un des pires albums、ouais. de tous les temps. Non, non, ce s t pas un des pires albums de tous les temps. Le son est boueux, la production n'est pas terrible, mais il y a de bonnes idées là-dessus. C'est pas t o u t i acheter. o u oui. Ce qui nous amène cette fois-ci, en fait, à la même journée,、euh, c'était le 10 mars 1984. Van Halen qui est au numéro 1 du palmarès avec Jump, bien sûr.、Mm -hmm. Pièce beaucoup plus pop pour la formation,、oui. mais qui a emmené beaucoup, beaucoup de succès. Très accrocheuse,、euh, oui.、Ouais, très, ouais. très ouais. accrocheuse avec le clavier. u n e autre pièce extrêmement brûlée, par contre. Ah,、oh, oh, oui, oh, oui, absolument. À, à oublier. Euh, nous avons également, en 1986, cette fois-ci, c'est Jefferson Starship qui est au numéro 1 du palmarès avec l'excellente pièce, Sarah. <rire> euh, donc, euh, à oublier.、Euh, J'aime mieux j o h n que Sarah. <rire> <rire> Et nous terminons、euh, notre journée、euh, du 10 mars,、euh, donc samedi, dans notre semaine d'éphéméride, s avec、euh, en 2003, une mèche de cheveux appartenant à George Harrison a été coupée,、euh, coupée cette o u p é c e fois-ci en 1964,、oui. euh, qui s'est vendue pour、euh, plus de 10 000 à un coiffeur italien.、Euh, plus de 1 000 pardon,、oui. à un coiffeur italien. Tu sais, ça ç a horripilé、euh, George Harrison, oui, là, oui. Et ce genre de. de, de... D'enchères avec、euh, des, des, des bouts de beetles. Des morceaux de toast. Il avait, des,、euh... des, des mar... de, il avait fait disparaître ses amygdales、euh, ouais. dans les années 60 ou 70 pour pas justement que les gens、mm -hmm. se l'arrachent. Oui, c'est ça. C est, c est... Parce que lui, il trouvait ça affreux.、Ouais. C'est un peu morbide, c'est un peu、oui. stupide. C'est pas, pas goût. seulement quelque chose qui appartenait. est appartenu, c'est pas une guitare ou un vêtement,、ah. non. C'est C'est de mauvais goût.、Oh, oui. ouais. On a de l'ADN par contre de George Harrison en quelque part, si jamais on veut le <rire> cloner. Il y a ça. Et c'est ce qui nous amène à notre dernière journée dans les éphémérides, celle du 11 mars, bien sûr, qui est dimanche de cette semaine. Et nous débutons en 1947 avec la naissance de Mark Stein, chanteur et organiste pour Vanilla Fudge. Il célèbre donc ses 65 ans. Il célèbrera plutôt ses 65、ouais. ans dimanche. j a i vu u n spectacle il y a quelques années et puis、euh, c é t a sur p r e d a i s Il n'avait comme pas vieilli du tout. C'était bien peur. Peut-être <rire> t r o u v é la, la fontaine de jouvence là, quelque part. Bien, sûrement, parce que j'étais stupéfait. J'étais sur la première rangée, puis je le regardais, puis bien, il n'a pas vieilli depuis 40 ans. C'est incroyable! <rire> Nous avons également, le 11 mars 1950, la naissance de Bobby McFerrin.、Euh, bien sûr, l'homme à la voix particulière, hein, qui, qui, qui, qui, qui、ouais. est, qui e est, l'homme à une voix. Particulière. Et, est assez, est assez bien approprié. Ouais, il célèbre ses 62 ans,、euh, cette semaine. Également, le 11 mars 1967, eh bien, le publiciste des Beatles, Dick James, annonce que Yesterday est la pièce la plus enregistrée de tous les temps avec 446 versions. C'est seulement en 1967 Oui, parce que je p e n s e q u o n e s t rendu rendre... à 2000. Ah,、oh, Facilement. Ouais. facilement. Ouais. C est, c est,、euh... Si Leonard Cohen est l'artiste le plus repris par、euh, les chanteurs,、eh bien, euh, Yesterday reste quand même、euh, la pièce la plus、euh, enregistrée par、ouais. euh, à peu près tout le monde.、En、Sauf 19... qu'il y a juste la version des Beatles qui est b o n n e e x a c t e m e n t De p a u l m c c a r t n e y parce que、ouais. oh, les autres pas là. autres n'étaient pas c'est la meilleure version,、euh, selon moi également.、Mm -hmm. Euh, par la suite, le 11 mars 1970, eh bien, Crosby, Stills, Nash et Young remportent le Grammy pour découverte de l'année. Ça, je trouve ça assez particulier parce que c'est quatre artistes qui avaient déjà lancé. Qui étaient établis. o u o u o s qui étaient、ouais. établis. C'était, en fait, un, le, découf... un des premiers Supergroup. s Un Supergroup ne peut pas être une découverte. Non, exactement. Mais c'était pas encore entré dans les catégories. C'est <rire> comme si, e、euh, en fait, d a m Crooked Virch, Vulture, b probablement ont été en nomination Grammy, mais s'il s avait e n gagné、ouais. également、euh, Grammy de la découverte de l'année. Ça aurait été ridicule, Oui, c'est trois grands musiciens, en fait.、Euh, en 1992, cette fois-ci,、euh, eh、c'est Rick Clapton qui enregistre un concert acoustique pour MTV Unplugged, l'album succéquent. Bien sûr, il est devenu l'album le plus populaire du musicien, puisqu'on、ouais. retrouve plusieurs versions acou acoustiques de, de, de Don très le, bonnes pièces. Donc, Layla. Layla, oui. Euh, comment ça va être la pièce qu'il a composée pour son Tears fils? In Tears in, ouais, in qui Heaven. Qui est une très très bonne pièce. D'ailleurs, il ne la joue plus en concert. Parce,、euh... que, parce que Rouge et FM l'ont brûlé. <rire> c'est bien passé. <rire> ouais, ça, une, parlant de pièces brûlées, c'est probablement s a p i r e Avec Layla également qui, qui a pris la place de la version originale, que、ouais. je trouve meilleure.、Ouais. Euh, la version originale, bien sûr.、Ouais. Et Tears in Heaven, en fait, c'est une pièce très très personnelle aussi.、Et、justement, il refusait de capitaliser sur la mort de son fils. En jouant trop la pièce à la、oui. radio et en la jouant donc en concert également. Je pense que c'est une bonne idée. Ça reste une très très très bonne pièce.、Oui. Euh, par contre, très très bien、euh, non pas orchestré, e mais très très bien composé、mm -hmm. de la part de Clapton. Et finalement, nous terminons notre semaine d'éphéméride s du,、euh, du 5 mars au 11 avec cette fois-ci en 1997 Paul McCartney qui est nommé chevalier de la couronne d'Angleterre. Ma malgré toutes ces histoires potes, malgré、euh, ses histoires de potes. Malgré ses histoires de potes, exactement. C'est surprenant. Oui,、ouais, effectivement. La, la, la reine a tendance à laisser passer les choses. D'ailleurs, Mick Jagger aussi avait été sacré、mm -hmm. chevalier, malgré son histoire quand même assez incroyable. C'est sa rébellion à peu près toute sa vie.、Oui. Euh, malheureusement, on a oublié Ringo encore une fois. Ringo、oui. qui, euh, qui, qui est a m è r e un peu de ça. En fait, il reste quand même très très jovial et、euh, très, très très très zen par rapport à ça. Mais、euh, je crois qu'il y a un petit fond d'amertume dans tout ça.、Oui. Il dit que la reine l'a oublié, tout simplement. <rire> triste, Et、hein. Keith Richards aussi. Keith Richards, oui, oui, il n'a pas été、euh, sacré non plus. Il est un peu tard là, pour, pour, pour reprendre ça.、Ouais. En fait,、euh, mm. il a fallu le faire en même temps pour les deux. Euh, dans ce cas-là. Et même en 1997, e、euh, o r g e Harrison est encore en vie à cette époque-là. Donc, il aurait, 97, pu,、euh, oui. il aurait pu lui aussi, en fait,、euh, s'occuper des trois Beatles à la fois. C'est moche. Oui, un peu.、Ouais, C'est un peu dommage. Mais j'imagine qu'il doit avoir des campagnes, du, du lobbying qui se fait derrière、ouais. ça aussi, là, de la part des artistes. Donc,、euh, il aurait peut-être fallu que Paul pense à ses, ses quickies、mm -hmm. ou qu'eux le fassent aussi pour peut-être se retrouver、ouais. euh, là-dedans. Tu sais,、euh, on, par rapport au Rock'n'Roll Hall of Fame aussi, on, on s'est dépêché d'introniser、euh, John l e n n n o mais ça a、mm -hmm. pris beaucoup, beaucoup de temps avant que、euh, Paul McCartney soit intronisé. Paul McCartney, e s t c e que les、2000. deux autres l'ont été?、Euh, je crois que George Harrison l'a été parce que, d'ailleurs, on peut voir、euh, lors de la soirée du Rock'n'Roll Hall of Fame de je ne sais plus quelle année. Il、euh, y a entre autres Tom p e t t y et plusieurs autres guitaristes qui chantent Wild My Guitar, Gently Weeps avec Danny Harrison et Prince qui fait un solo des plus incroyables là-dessus, vraiment qui m'a surpris. Prince est un très bon guitariste.、Euh, il rend hommage à George Harrison en chantant cette pièce-là. Donc j'imagine que oui, une année ça a été fait. Paul McCartney, ça a été au début des années 2000, je crois.、Ouais. Euh, Ringo. Non, On pas, peut、là. se le demander. Moi, j'aimerais ça, par contre, parce que ça serait juste logique. Là,、ouais. Je ne u s dirais pas une carrière aussi grande, mais、euh, tant qu'à ça, il y a une meilleure carrière que Madonna. Un、oui, peu, peu <rire> plus rock que Madonna. Exact. Merci beaucoup, Simon. Je vous rappelle que Simon anime deux émissions sur nos ondes cet hiver Catalepsie, c'est les lundis、mm. à 20h. Décider du sujet.、Euh, oui, on va parler、euh, de l'engagement、euh, politique. En fait, comme、euh, le vote de grève étudiant s'en vient récemment,、ouais. on va probablement se pencher beaucoup sur ce sujet-là en faisant le tour des textes, des lettres d'opinion qui ont été écrites. Dans les journaux, donc, on va avoir de la musique, bien sûr. Beaucoup de protest avoir, songs.、Euh, oui, des protest songs, également des chansons euh, qui, euh, qui, qui rappellent l'école, bien sûr. Donc, pour un peu d'Alice Cooper, les Beach Boys,、euh, à gauche, à droite, là-dedans, ça pourrait être pas pire.、Euh, mais oui, on va probablement tourner beaucoup autour de cette question de grève et de hausse des frais de collecte.、Mm. Ça, c'est en direct les lundis à 20h, en reprise les samedis à 18h, les mercredis à 13h. Et il y a l'album classique, ça c'est les vendredis juste avant, classique à 10h. En reprise les dimanches à 16h et les mardis à 17h. Merci beaucoup, Sibon. Merci. Midi 16. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Anne L'Affaire, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vais vous présenter, comme d'habitude aujourd'hui, la sélection rock la plus éclectique, la plus éclatée des ondes. Je vais vous présenter à peu près tous les genres de musique associés, regroupés sous la grande b a i g n i è r e c l a s s i q u e Dans la prochaine heure, on va entendre Foxy Shazam. Avec un extrait de leur dernier disque. On va aussi entendre ACDC, Iron Maiden, Judas Priest et Soundgarden. Et tout de suite, on écoute un peu de hard rock américain avec Aerosmith. The Other Side, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des mélomanes, la seule vrai rock à diffuser du skyrock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. w e y are i you t t o scared?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 Une petite tape et voilà des coups pour les. Yo, dude love, ça a pas de l'air d'aller, toi. Wouah,、bon, il a fallu que je lâche ma job. Eh, comment ça Parce que j'arrêtais pas d'entendre qu'Assemblage Requis, c'était l'émission matinale en pièces détachées. Fait que j'ai détruit que l'émission devait être annulée pis que c'est rendu des chroniques tout le long de la journée. Mais j'aime tellement ça, cette émission-là. Fait que je s u i s i s de s p a w n e pour l'écouter, hein. a pièces détachées, c'est juste un jeu de mots stupide pour le nom Assemblage Requis.、Hein. Ça reste une émission de deux heures, là. Je te suis pas pantoute, là. Ben, i i l a i s faire. a、ah, t t e n d s un peu, là. Ça me revient, j'ai laissé ma blonde pour ce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 Avec la version en spectacle de Rip It Out qu'on retrouve sur son album Greatest It's Live qui est paru en 2006. Et juste avant ça, on a entendu Van Halen avec Out of Space, e t t i r é de leur excellent dernier disque A Different Kind of Truth de 2012. Je vous rappelle qu'ils seront en spectacle le jeudi prochain au Centre b e l l le 15 mars, Van Halen. Et au début du blog, on a entendu Aerosmith avec The Other Side, ça nous vient de leur, albu leur album. Pump de 1989, un véritable classique. Midi 30, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d a l n a Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre les CDC, mais d'ici là, on va entendre、euh, deux jeunes formations, puisqu'on va entendre Black i e s dans quelques minutes, mais tout de suite, on y va avec Foxy Shazam. <tousse>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 L'Association des étudiants en lettres et linguistiques et l'Association des étudiants au baccalauréat en enseignement au secondaire vous invitent à assister à la conférence de l'auteur, journaliste et chroniqueuse Claudia Larochelle le lundi 12 mars à La Chasse-Galerie. Partageant ses anecdotes, ses expériences sous la forme d'une entrevue, elle éclairera certainement votre vision du monde de l'écriture. Soyez des nôtres le lundi 12 mars à La Chasse-Galerie dès 17h. L'activité sera suivie d'une soirée bière et petite bouchée organisée par l'AELL. -E、Les billets sont en vente au local de l'association. Pour plus d'informations, écrivez-nous à AELL, UQTR, à commercial, hotmail.com. Jérémy, Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire? Hum, aucune idée. Comme parent, je l'encourage à sortir du lit.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 Pour des informations ou pour déposer un projet, écrivez à progcfou.ca ou visitez lecfou.ca. Besoin d'informations, d'assistance, d'accompagnement ou juste de l'information concernant l'épilepsie? L'organisme é p i l e p s i e Mauricie Centre du Québec est là pour vous.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 Pour l'écouter. 89-1 Avec la reprise de Baby Please Don't Go, qu'on retrouve entre autres sur leur maxi 74 Jailbreak, qui est paru en 1984, 4 a ans après le décès de Bon Scott. Juste avant ça, on a entendu The Black Keys avec Stop Stop, c'est tiré de leur dernier album El Camino, qui est paru à la fin de l'année 2011. Et au début du bloc, on a entendu Foxy Shazam avec I Like It, c'est tiré de leur nouveau disque The Church of Rock and Roll, qui est paru il y a quelques semaines.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 j u l e s f r e y ça va être la version spectacle de Hell b e n t f o r e Leather. On retrouve sur la version remasterisée de l'album classique Unleashed in the East en pièce bonus. Unleashed in the East qui à l'origine est paru en 1979, juste avant ça on a entendu Alice Cooper. Avec la version concert de Is It My Body qu'on retrouve sur l'album Theater of Death de 2009. Et au début du bloc, on a entendu Iron Maiden avec Flight of Icarus. Et ça, ça nous vient de leur、euh, quatrième album, Peace of Mind. Excellent disque paru en 1983. Je vous rappelle que Iron Maiden et Alice Cooper seront ensemble en concert à Québec et Montréal, au Colisée et au Centre b e l l en juillet et que les billets sont en vente depuis samedi dernier. Midi 58, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter mon groupe obscur de la semaine, les Américains, The M-Boy Dukes. Mais tout de suite, on va y aller avec un bloc bien rock. Dans un moment, on va entendre Soundgarden et v i v o d Mais tout de suite, on écoute Monster Magnet. 19 witches. Vous êtes à l'antenne de la radio campus, la station des m l m n e s l seule d i s e r de v v o q u à o i i e C'est fou. 9 i n f m e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 八百万円。 Avec leur excellente reprise du classique Astronomy Dominée de Pink Floyd. C'est tiré de leur album Nothing Face de 1989. Juste avant ça, on a entendu Soundgarden avec My Wave qui nous vient de leur disque Super Unknown de 1994. Et au début du bloc, on a entendu Monster Magnet avec 19 Witches tiré du disque Powertrip de 1998. 13h16, pile, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie d'Anna Lefer, e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et en passant avec le Rock c l a s s i q un e u site web que vous pouvez visiter à l'adresse www.rockclassic.net q u sur lequel vous retrouverez plein de sections, des choses qui pourraient vous intéresser si vous êtes un amateur de rock. Entre autres, il y a les canvas des émissions passées.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 Dans une vingtaine de minutes, je vais vous faire tourner une face complète d'un album vinyle classique. Je vais vous faire tourner un côté du disque en concert Alive de Slade. Pour le moment, on en est maintenant à notre chronique des groupes obscurs et je vous parle cette semaine d'un quintet américain de hard rock psychédélique de la fin des années 60 du nom des M-Boy Dukes. Il s'agit d'une formation originaire de la région des Grands Lacs, donc du Midwest, plus précisément de Détroit, au Michigan, une ville、euh, et un État américain qui é t a i t renommés、euh, dans les années 60 pour la violence et l'agressivité de la musique, qui était ici de cette ville industrielle très dure, ville qui était reconnue dans les années 50, 60, 70 comme la ville de l'automobile, puisque、euh, les trois grands constructeurs de voitures américaines、Il、y avaient leurs usines principales, c'est-à-dire Ford, GM et Chrysler, donc Détroit. Vu naître à la fin des années 60 des groupes comme、euh, le MC5,、euh, Iggy Pop et les Stooges,、euh, Grand Funk Railroad,、euh, qui a abrité, c'est une ville aussi qui a abrité le, le Alice Cooper Band à ses débuts,、euh, tous des groupes qui offraient un contraste remarquable par rapport、euh, aux formations de la côte ouest、euh, qui étaient en vogue à l'époque,、euh, à l'époque hippie comme、euh, le Jefferson Airplane, les d o o r s Buffalo Springfield,、euh, les Birds ou、euh, les Grateful Dead. Les habitants du Michigan et de Détroit appréciaient le rock agressif et très puissant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un groupe comme Kiss, qui faisait une musique très musclée pour l'époque, a d'abord été populaire à Détroit. C'est de là que leur succès est parti, d'où le titre de leur morceau classique. Detroit Rock City, Kiss venait de New York, mais c'est à Detroit qu'ils ont d'abord connu la gloire. Mais pour en revenir à notre groupe obscur, on retient surtout le nom des M-Boy Dukes à cause de leur guitariste qui est devenu très célèbre dans les années 70, le très peu reposant et très bruyant. Ted Nugent, qu'on a surnommé le Motor City Madman, qu'on pourrait traduire par、euh, le scindlé de la ville de l'automobile, un surnom q u o n continue à lui apposer aujourd'hui. Donc, Nugent a fondé le groupe en 1965, alors qu'il était encore ado, avec,、euh, entre autres, le chanteur John Drake, le guitariste euh, rythmique euh, Steve Farmer, le bassiste Bill White, le claviériste Rock Lobber et、euh, le batteur Dave Palmer, Ils se sont fait、euh, rapidement une, une excellente réputation dans les boîtes et les clubs de nuit de la région de Détroit avec leur rock très énergique et agressif que certains、euh, n'hésitent pas à qualifier de proto-metal. Les textes、euh, du chanteur John Drake donnaient une saveur psychédélique à l'ensemble. Et il avait comme sujet de prédilection la drogue, tout simplement, ce qui est assez curieux quand on sait que Ted Nugent, c'est un artiste absolument anti-drogue et qui ne consomme aucun alcool,、euh, mais qui, par contre, à l'instar de Gene Simmons, qui est un consommateur effréné de femmes et de groupies. On se doute que les prises de bec entre le chanteur et le guitariste devaient être assez fréquentes dans les M-Boy d u k e s Leur、euh, premier album homonyme est paru en 1967 et a,、euh, a connu un bon succès. dans les régions des Grands Lacs, notamment à cause de la reprise vitaminée de Baby Please Don't Go de Big Joe Williams qui ouvre le disque. C'est un album qui est très bien coté chez les connaisseurs et les collectionneurs de disques, de disques plutôt. Par contre, c'est vraiment avec leur deuxième album, Journey to the Center of the Mind, que le groupe a connu la gloire. Il s'agit vraiment d'un très bon disque qui est considéré par certains connaisseurs comme un Un authentique classique de l'underground et du rock psychédélique des années 60. L'album a majoritairement été composé par le guitariste euh, rythmique euh, Steve Farmer, qui a signé tous les titres du disque, à part trois que Ted Nugent a écrits et、euh, quatre, quatre collaborations entre Ted Nugent et Farmer. Question de vous en donner une idée de ce que ça a l'air, ce petit bijou, d e s M-Boy d o o s On va tout de suite aller écouter pas moins de six pièces, dont la plupart occupent la face A du disque, du vinyle. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l e m a n s la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. Let's <laughs> go. Psychédélique américain de la fin des années 60. On vient d'entendre six morceaux tirés de leur deuxième album classique de l'Underground, Journey to the Center of the Mind de 1968. On vient d'entendre leur, leur, plus grand classique, la pièce-titre de l'album, qui a eu beaucoup de succès sur les palmarès américains, puisqu'elle est montée jusque dans le top 20 des 45 tours, un succès surprenant. C'était précédé du morceau Dr. Slingshot et de l'instrumental Scottish Tea, une composition de Ted Nugent, qui a eu le privilège d'être le premier morceau des M-Boy Dukes sorti en 45 tours. Ça a aussi été leur premier succès et une pièce qui a beaucoup tourné à la radio dans les régions,、euh, dans la région des Grands Lacs. Juste avant Scottish Tea, on a entendu Flight of the Bird,、euh, la très étrange aussi. Why is a carrot more orange than an orange? Euh, typiquement psychédélique comme titre. Et au début du b l o c on a entendu le blues Mississippi Murderer qui、euh, s'éloignait、euh, définitivement des textes. f l o r e Bleue qui était en vogue à l'époque des e p c'est la pièce qui ouvre le disque. Le morceau、euh, Journey to the Center of the Mind, comme je l'ai dit plus tôt, a eu beaucoup de succès, mais ce fut malheureusement le seul、euh, vraiment du groupe.、Euh, la consommation de drogue de la plupart des membres du groupe a commencé peu à peu à avoir des effets.、Euh, Pervers, Je dirais sur la créativité des、euh, I'm Boy Dukes, chose qui a donné raison à Ted Nugent hein, dans ses principes anti-drogue. On a dû mettre le chanteur John Drake à la porte, puisque selon Nugent, il n'assurait plus.、Euh, il a été、euh, remplacé par l'excellent Rusty Day, qui est arrivé à temps pour enregistrer l'album suivant, leur troisième, Migration. de 1969, euh, qui, euh, malheureusement ne contenait pas de succès, h、euh, de chansons succès du calibre de Journey to the Center of the Mind,、euh, ce qui fait qu'il s'est beaucoup moins vendu que ses prédécesseurs, euh, euh, malgré le fait qu'il est tout de même、euh, très bon. Le groupe s'est、euh, désagrégé peu à peu jusqu'à devenir un trio、euh, du nom de Ted Nugent and the M-Boy Dukes avant que Ted fasse、euh, définitivement le saut en 1975, avec son premier album homonyme qui est considéré à juste titre comme un des plus grands classiques du hard rock américain des années 70. Voilà qui conclut cette présentation des M-Boy d u k C'est、euh, leur album classique Journey to the Center of the Mind de 1968 dans le cadre de la chronique des groupes obscurs. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe très obscur pour la plupart des gens, celui-là de rock progressif anglais des années 70, Nectar. Et plus particulièrement, leur album A Tab in the Ocean de 1972. C'est donc un rendez-vous pour les amateurs de très grande obscurité.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 Slade, qui est un des groupes de rock qui a eu le plus de succès en Angleterre dans les années 70. Slade, c'est le groupe qui a obtenu le plus de numéro un sur les palmarès britanniques. Ils sont surtout associés Au Mouvement de l'âme, mais、euh, leur carrière a de loin dépassé cette vague éphémère. Chose、euh, peu connue, c'est、euh, que le groupe a débuté sous les auspices de Chas Chandler, l'ancien bassiste des Animals et、euh, aussi gérant de Jimi Hendrix,、euh, qui leur a conseillé de se couper comme ça les cheveux pour adopter un look skin-head pour profiter de l'engouement croissant pour ce mouvement à l'époque. Mais quand les skins ont commencé à être associés aux hooligans et au racisme,、euh, les membres de, de Slade se sont、euh, Euh, vite fait repousser les cheveux. Et ont opté pour le glam rock plus tôt. Et c'est à ce moment que le groupe a commencé à avoir du succès en 71. Comme ils étaient excellents sur scène, Chandler a eu l'idée de leur faire enregistrer un album en concert lors d'une série de trois prestations sur trois soirs à Londres dans un studio de Piccadilly devant 300 membres de leur fan club. Ça a donné Slade Alive, un album très énergique, proto-punk, je dirais, qui devançait comme ça l'invasion de 5 ans. Aujourd'hui, on va écouter la phase 1 u n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 So, we'll see everybody getting in the mood, everybody moving, right from the start, and we'll really let go of it. We'll have a good time. Here's one calling like a shot from Mark Gunn. Can shout anything t h e l Yeah, I'll be doing that after as well, right? <laughs> yeah, she that. yeah. This is called Darling Beyond Soon from John Sebastian. John Sebastian. Oh, we g t s a John Sebastian fans Lovely, lovely, lovely. It's a good chord to start w i Yeah, why not? l e t t e m now just pause it. Of all the things we did today.、He I'm in the phone. <laughs> This is、uh, called Know You Are and Know Where You're Going to. On vient d'entendre la f a c e 1 au complet de leur album Véné de c l a s s i q u en e concert, Slade Alive, paru le 24 mars 1972. On vient d'écouter le morceau Know Who You Are qui a été euh, écrite euh, par le groupe au complet et qui,、euh, dans sa première mouture, était en fait, c'est une pièce instrumentale intitulée、euh, Genesis qui faisait partie du premier album Beginnings en, de 1969. C'est sorti même en 45 tours, mais ça n'a eu aucun succès. On a r é c i d'y v o avec cette pièce-là l'année suivante pour le deuxième album Play It Loud, mais、euh, cette fois-là, on a rajouté des paroles. On l'a à nouveau sorti en 45 tours, mais ça n'a pas eu de succès non plus. On l'a finalement remarqué avec le disque en concert. C'était précédé du morceau Darling Be Home Soon, une reprise d'une chanson de John Sebastian et les Loving Spoonful de 1967. C'est la seule ballade qu'on retrouve sur l'album Slade Alive. On a aussi entendu le morceau In Like a Shot from My Gun. Et au début de cette façon, on a entendu la très bonne reprise du morceau Hear Me Calling d e Ten Years After. Il s'agit de la chanson avec laquelle Slade o ouvert tous leurs concerts pendant plusieurs, plusieurs années. L'album Slay the Live a eu beaucoup de succès et il a passé 52 semaines sur le palmarès britannique. Il est monté jusqu'à la deuxième place. Il est monté jusqu'en première position en Australie et、euh, il est devenu aussi le premier disque à s'être autant vendu Euh, depuis、euh, Sgt Pepper s、euh, des Beatles. Aux États-Unis, Stay Alive est le premier disque du Quatuor-Randais à être entré sur les、euh, palmarès américains. Toutefois, il est、euh, seulement rentré, je pense, en 183, 183e. Position. Ça a été、euh, le premier、euh, très grand succès euh, sur, euh, sur album pour、euh, Slade, qui a dominé par la suite、euh, les palmarès anglais pendant une bonne partie des années 70. Beaucoup de groupes très connus les citent comme influence et ont été marqués par l'album en concert. Parmi ceux-là, on compte Kiss, évidemment,、euh, Motley c r u e d e f l e p p a r d Cheap Trick, Twisted Sister, Les Runaways et Girls c h o o l En Angleterre, Slade Alive est toujours considéré en 2012 comme un des plus grands albums de rock en concert de tous les temps selon le magazine prestigieux Classic Rock.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 On va y aller avec、euh, du rock carré. On va rester dans le même,、euh, dans le même,、euh, je dirais, pattern que, qu'avec Slade. Dans un moment, on va entendre, e、euh, des Black Rose. On va aussi entendre Reef. Mais tout de suite,、euh, on écoute ce classique des Stones b i t c h Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes. La seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 8 9 FM.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 Cette pièce vraiment connue, Place Your Hands, t i r é de l album Glow de 1997. C'était précédé de Jimmy Page et les Black Rose avec la version concert de Shake Your Moneymaker qu'on retrouve sur l'album Life at the Greek, père en 2000. Et au début du blog, on a entendu les Rolling Stones avec Bitch, un de leurs nombreux classiques, tiré d'un de leurs nombreux albums classiques, c'est-à-dire Sticky Fingers de 1971.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 I'm back and h eat n u t r i i o n out the wheel. We're going downtown in the middle of the night. We're laughing a n d i m joking, and we're feeling alright. Spikey shoes. They smoke on lucky strikes and weather n d lost. We're too bad. We need some wine. Yeah, w e back. Se prépare le 17 mars prochain à l'église Sainte-Cécile de t r o i s v i è r e Artistes et spectateurs sont invités à une soirée où la musique électronique, les percussions, le cirque et les arts de la rue seront à l'honneur. Si vous connaissez des danseurs, acteurs, musiciens, marionnettistes, performeurs qui auraient le goût de venir jamais sur la musique du prochain album de b i o b a z a r dites-leur que c'est une bonne opportunité de se faire voir parce qu'il y aura des auditions informelles pour tournée en Europe. Et c'est gratuit pour les artistes. Pour information sur Facebook, ou m o d i f i x a i c o c c o m Téléphone 819-701-5873.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 on Peut participer aux journées de la persévérance scolaire. Du 13 au 17 février, soulignons l'effort d'un jeune en lui envoyant une carte d'encouragement sur soyonscompères.com. g e t r o o m c a présente les spectacles de Young the Giant et Walt the Moon au cercle le dimanche 4 mars prochain. Rococo est invité au scanner le samedi 10 mars.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 Was some discipline. Kiss my aura, Dora. Ooh,、mm, it's real Angora. Would y'all like some a u r a Right here on the floor, h And how about you, Fauna? You wanna? Choking on something. Did you say you want some more? Well, here's some more! Oh, sure. Do you think I could interest you in a pair of zircon encrusted tweezers?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 Ray Zappa Elie Mothers avec Dino Home、oh, Classic tiré de son non moins classique album Overnight Sensation de 1973. Juste avant ça, on a entendu le Canadien Pat Travers avec le Pat Travers Band avec leur version、euh, très très vitaminée de Boom Boom Out Go The Light s qu'on retrouve sur leur excellent album. Ça, c'est vraiment un album、euh, en spectacle classique Go For What You Know de 1979. Et au début du b l o c on a entendu Zizi Top avec I'm Bad, I'm Nationwide qui nous vient de leur disque de g o a l l o de 1979 lui aussi. 14h40, vous êtes à l'émission Ecclesique en compagnie d'Anne Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, et à l'évolution du rock à travers le temps. Un peu plus tard dans l'émission, je vais vous présenter les nouveaux albums de Corrosion of Conformity, ainsi que je vais vous parler du tout nouveau UFO. Hum, en fait, dans une vingtaine de minutes, je vais vous parler du nouveau UFO, Seven Deadless Sin, mais pour le moment, on va poursuivre en rock progressif. Dans un moment, on va entendre Genesis et King Crimson, mais tout de suite, on écoute Yes! Heart of the Sunrise! Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, c'est f a u 89 FM! 17h。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 89.1 w barted bride, liked to comb his hair dipper eye. Once had a friend with a cloven foot, once he called the tune, a checkered suit.、Ah! In the door, in the floor, in the paper bag, was a shoeshine boy with a gin shop swag. She raised him up, she called him son. And I've the ground. Walk the pond. g r a t to e you. Cigarettes. In the night, he's a star in the Milky Way. He's a man of the world, by the light of day. A golden smile, a proposition, and the breath of God smells of sweet sedition. Greatness sing get we have, hymns, high. make love, Crimson avec la pièce de Great Deceiver qui ouvre leur album Starless Bible Black de 1974. C'était leur avant-dernier album. Dans les années 70, avant leur séparation. Et juste avant ça, on a entendu Genesis avec Ripples, très belle pièce tirée de cet excellent album qui est Tree of the t a i l de 1976. Et au début du bloc, on a entendu Yes avec la pièce Heart of the Sunrise qui clôture leur chef-d'œuvre, l'album Fragile, paru au début de l'année 1972. 15h08, vous êtes à l'émission e c l a s s i q u e en c o n v a g n i e d'Anne Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller avec un petit bloc nouveauté. Dans un moment, on va entendre une reprise surprenante de Walk de Pantera par le turillo、euh, suédois Hell Songs tiré de leur、euh, tout nouvel album Long Live Lounge dont j'ai parlé en long et en large ici à l'émission il y a deux semaines. Mais tout de suite, on écoute un extrait du tout nouveau disque des vétérans de UFO, Seven Deadly Sins, un album qui a reçu d'excellentes, excellentes critiques dans la presse spécialisée européenne et sur Internet. Mais personnellement, ça ne m'a pas allumé. C'est très professionnel, évidemment. C'est énergique. C'est surprenant de la part d'un groupe qui existe depuis、euh, plus de 40 ans et、euh, dont la majorité des membres、euh, sont maintenant tous dans la soixantaine. Mais je trouve que ça ne lève pas, malgré tout. Et malgré、euh, le fait、euh, qu'on ne peut absolument pas dire que c'est pas bon,、euh, je le conseille pas. J'ai trouvé ça un peu ennuyant comme disque.、Euh, bah, tout à fait, l'image de leur chanteur,、euh, Phil Mogg,、euh, qui est C'est loin d'être le meilleur chanteur du monde ou le plus intéressant. Il a toujours été très drab, Phil Mogg, et ça s'améliore pas avec le temps.、Euh, ça n'a jamais été le plus original des groupes de rock、euh, UFO, mais、euh, sur cet album particulièrement, il n'y a rien qui ressort sinon de l'ennui ou du déjà entendu massif. Il y a même une chanson intitulée The Last Stone Rider qui reprend carrément la même mélodie que Midnight Rider. De, du Allen Rogers Band. et Il y a aussi y a les incontournables b a l a d e s Sauf qu'il y a aussi du bon sur ce disque, comme cette pièce. Mojo Town, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station d'événement. La seule à f a i r e tournée du vrai rock à Trois-Rivières, c'est v o u 89 ans FM. mild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 Avec leur reprise、euh, tout à fait brillante、euh, d'un classique de Pantera, Walk. Ça ne ressemble pas du tout à l'original. C'est tiré de leur、euh, tout nouvel l et e、euh, très intéressant disque Long Live Lounge、euh, qui est paru il y a quelques semaines et dont j'ai e v s parlé e、euh, à un classique、euh, il y a deux semaines. Juste avant ça, on a entendu UFO avec、euh, toute nouvelle pièce tirée de leur、euh, nouveau disque,、euh, Seven Deadly.、Euh, C'est la pièce Mojo Town. C'est une des très bonnes. C'est un a d b a n que, malheureusement, je n'ai pas tellement aimé. Je ne donne pas plus qu'un 6,5, alors qu'il a reçu des critiques d'Itirambique, des éloges véritables dans plusieurs publications spécialisées européennes. 15h18, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.、Et、là, on va y aller avec un bloc rock québécois. Dans un moment, on va entendre Steve Hill et p e l l i a r o Mais tout de suite, on écoute un immense classique、Duffenback. d o、oh! f f e n b a c D'offenback! Sur les ondes de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou! 17。 17。 b Un r morceau tiré de son dernier album, Way Flash Love, paru au milieu de l'été dernier, en 2011. Juste avant ça, on a entendu Paliero avec tonne de flash, une pièce, c'est la pièce qui donne,、euh, qui donne le titre de, du coffret. L'excellent coffret qu'il a sorti l'automne dernier et qui regroupe、euh, tous les enregistrements qu'il a fait en carrière. C'est vraiment une très, très bonne idée et c'est abordable pour les fans de Pagliaro. Et au début du bloc, on a entendu、euh, Offenbach avec Dominus Vobiscum, un classique tiré de l'album homonyme de 1977, qui est aussi surnommé l'album Caricature. 15h28, vous êtes à l'émission Classic en compagnie d'Anne Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant durcir les choses un peu puisque dans un moment on va entendre Motorhead et les Nashville Pussy, mais tout de suite on y va avec ceci.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 Une petite tape et v'là o i des c u e u e s pour les. Yo,、rêves. dude love, ça a pas de l'air d'aller, toi! b a l l e il a fallu que je lâche m a job Hé, comment ça? Parce que j'arrêtais pas d'entendre qu'Assemblage Requis, c'était l'émission matinale en pièces détachées. Fait que j'ai détruit que l'émission devait être annulée et que c'est rentré des chroniques tout le long de la journée. m a i s j'aime tellement ça, cette émission-là. a v e c u n c h o i x d i s p o n i b l e pour l'écouter, h a pièces détachées, c'est juste un jeu de mots stupide pour le nom Assemblage Requis.、Hein. Ça reste une émission de deux heures, Je te suis pas pantoute, là. Eh, i laisse、uh, faire, a、ah, t t e n d s un peu, là.、Ah, ça me revi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 Rock, we like to run, we always w a n t to get it on l We like it all, like a barbecue, gonna do it to you all night long. Triple thrust is our mission. On the table, I u t h e r the kitchen, yeah! I'm、like、not p u s h i n g pussy, o v e r I want some natural pussy, yeah! Classic, just at dix-sept hours. i t t l e b e a n t tell u b e l i t t b u g h I'm a little b i a t o h t t e bit f a t o u h I'm a l i t t i t o t h a t t e bit o I'm going to go to the hospital.、Oh, I'm going to go to t e h s p i t a I'm g o i n t g e t i the h o s p e a l I'm g o i n the to go to the t o s p i t a l Qui d'autre? Avec、euh, Over the Top, version spectacle qu'on retrouve sur leur、euh, nouvel album、euh, The World Is o u r s Volume 1, qui est paru il y a quelques semaines. Et juste avant ça, on a entendu Nashville Pussy avec Piece of Ass. Nous vient de leur album High as Hell de 2000. Et au début du bloc, on a entendu Kiss avec Room Service. Et ça, c'est、euh, la pièce qui ouvre leur album en c o m m e n a t You Wanted the Best, You Got the Best, qui est paru en 1996. 16h39, vous êtes à l'émission e c c l a s s i q u en e compagnie d a n n e l f e o f f e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le t e m p s Dans à peu près、euh, 20 minutes, je vais vous présenter le tout nouvel album d e Corrosion of Conformity, si aussi. Mais、euh, d'ici là, on va aller écouter un peu de Doom et de Stoner. Dans un moment, on va entendre du nouveau matériel de Orange Goblin et une pièce très atmosphérique、euh, des Spiritual Beggars. Mais tout de suite, on écoute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 C'est très bon. Orange Goblin avec la pièce-titre de leur、euh, tout nouvel album. Très bon disque. A Et Lodgy for the Damned. Bon, j'ai parlé en détail la semaine dernière à l'émission avec Tessie. C'est vraiment, vraiment, c'était très, très, très bon. Et juste avant ça, on a entendu les Spiritual Beggars avec、euh, Inside Charmer. Ça nous vient de leur disque Mantra 3, qui est paru en 1998 et qui vient tout juste d'être réédité.、Hein. Par、euh, la compagnie The End qui a r e j e t é des droits comme ça de l'ancienne étiquette de Spiritual Beggars,、euh, Music Foundations.、Euh, ça aussi, ça vaut la peine. Mantra 3 de Spiritual Beggars. Au début du blog, on a entendu Cathedral avec、euh, Captain Clegg, un morceau tiré de leur album Caravan Beyond Redemption qui lui est paru en 1998. 15h57.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 Leur huitième en carrière,、euh, qu'ils ont、euh, bizarrement décidé de sortir comme ça de façon homonyme après quasiment、euh, 30 ans de carrière. C'est bizarre.、Euh, ils sont maintenant un trio, Corrosion, puisque le chanteur et guitariste Pepper Keenan a décidé de rester avec son autre groupe, Down, avec Phil and Sanmo, et e ne pas retourner avec Corrosion of Conformity. C'est donc le trio original qu'on retrouve,、euh, qu'on retrouvait sur le, Euh, qu'on retrouve sur le nouvel album, mais le trio qui a enregistré le disque Eye for an Eye, leur premier disque sorti en 1984, qui, qui est aussi un des premiers disques de punk, metal, hardcore, crossover. On le sait, c'est Pepper, k e e n a n qui a amené、euh, la direction Stoner's Lodge dans c e c aussi. Alors,、euh, avec son départ et le retour du trio de musiciens original, s、euh, on aurait pu s'attendre un retour aux sources vers le punk, hein, ça aurait pu.、Euh, mais les gars, son, ils sont pas fous et、oui, avec le succès que des disques de si aussi enregistrés dans les années 90 avec un son stoner, southern metal. Ça aurait été mal avisé de revenir comme ça complètement en arrière. Donc, uh, Corrosion、uh, n'est pas retourné au punk, mais on sent quelques relents du genre à travers leur rock lourd. On sent un, un certain retour à leur racine de punk dans leur sludge. Dans plusieurs magazines spécialisés, on parle d'un retour à l'album classique Animosity. 1985. Mais ceux qui, qui adorent cet album, Animozuti, ils risquent d'être déçus s'ils se f a i t ces critiques-là, parce que le nouveau disque, c'est pas ça du tout. Le nouveau disque, est, il est très bon. C'est probablement un de leurs meilleurs en carrière, mais c'est à des années-lumière de ce que les fans originaux du groupe auraient souhaité, de ce classique. C'est rempli de très bonnes pièces, d o n c on va tout de suite en écouter quatre. Vous êtes l'antenne à De la Radio Campus, la station des vénements de l a i s e u l a diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 f â m e s d s、mm -hmm. p i c a b l e l e g e n of Conformity. On vient d'entendre quatre morceaux tirés de leur、euh, tout nouvel album, album homonyme, comme ça, après une trentaine d'années de carrière. On vient d'entendre la pièce Time of Trials qui clôture le disque. Just e avant ça, c'était Your Tomorrow. On a aussi entendu River of Stone et au début, c'était la pièce qui ouvre le disque. Psychic Vampire. Ce ne sont pas les seules bonnes pièces qu'on retrouve sur le disque. Il y a aussi les morceaux Leeches, The Doom, The Money Changers, Rat City et l'excellente instrumentale l a m e n t o de las Cabras. Par contre, il y a aussi quelque peu de remplissage. Et à mon avis, on aurait dû retirer trois ou quatre morceaux. Ça aurait été, ça aurait été meilleur. 16h19. Vous êtes à l'émission Rock Classique, en compagnie d a n n e Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dimanche dernier, j'ai assisté au concert des formations Death Jungle r o t et les légendaires Dayside, qui étaient de retour en m o n t r é a l comme ça, après de nombreuses années au f o u f o n e l e c t r i q u En e première partie, on retrouvait deux formations, soit Lecherous Nocturne, qui font un Death Metal, brutal, technique, qui m'a pas du tout impressionné. Euh, par contre, je les, je les ai, préférés à Abigail Williams, qui eux font une espèce de post-black metal ambiant. Ennuyant à mourir,、euh, c'était la deuxième fois que je les voyais en concert et, e u c'était pas meilleur、euh, que la première.、Euh, c'est vraiment plate comme groupe et je vais les éviter à l'avenir, la prochaine fois, c'est sûr.、Euh, par contre,、euh, Jungle r o c ont donné un très bon spectacle. Ils sonnent incroyablement bien. Ils sont,、euh, professionnels, sympathiques. Ils ont eu le meilleur son de la soirée et,、euh, ils ont volé chaud à mon avis. On va tout de suite écouter une pièce tirée de leur avant-dernier album, What Horror Waits. La pièce Worst Case Scenario, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La seule à diffuser du métal à Trois-Rivières, c'est fou, que 89 FM.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 Oh. Juste avant la pause pub, on a entendu Jungle Rot avec la pièce Worst Case Scenario qui ouvre leur avant-dernier disque What Horrors Await de 2009. Un morceau qu'ils ont joué lors de leur excellent concert de dimanche dernier à Montréal au Fofun. o À mon avis, ils ont volé le show, mais il faut dire que Glenn Benton d'Aiside était aussi en très grande forme. Je suis absolument pas un fan de Dayside,、euh, personnellement, mais je dois dire que ils ont eu l'air d'avoir,、euh, tout à fait comblé leur public parce que tout le monde avait l'air vraiment enthousiaste et satisfait. Benton était dans une、euh, très grande forme vocale, surtout,、euh, considérant le fait qu'il était quelques jours auparavant, euh, apparemment, euh, trop, complètement grippé et épuisé,、euh, semble-t-il,、euh, je trouve que dans ces conditions, Il a donné une performance exceptionnelle. Le haut b ê t a synchro au maximum, le son fort correct. Ils ont joué、euh, la plupart de leurs gros canons et cela pendant quasiment une heure et demie, ce qui est,、euh, c'est quasiment un, un marathon,、euh, dans le cas d'un concert de dette, une heure et demie.、Euh, C'était une très bonne soirée au f o u f n électrique.、Euh. n u t r e excellente présentation de BCI. Et prochain concert de métal à Montréal, le Pagan Fest 2012, le 1er avril. Je vous en parle un peu plus tard dans la chronique spectacle dans un moment. 1 6 h 2 7 Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Anna Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant y aller avec un bon bloc Thrash Old School. Dans un moment, on va entendre une jeune formation.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 I'm gonna go b Du Colorado, Havoc avec Morbid Symmetry, c'est tiré de leur excellent premier album Burn qui est paru en 2009. Ils seront de retour en spectacle à Montréal, Havoc, en première partie de Sepultura qu'on a entendu juste avant ça avec、euh, Refuse Resist, un de leurs classiques tiré de l'album Chaos AD. On a aussi entendu Anthrax avec euh, Fight euh, Fight... Voyons, fight them till you can't! tiré de leur、euh, tout nouvel album ben, qui est paru l'automne dernier, Worship Music, qui est vraiment très bon. On a aussi entendu <rire> Megadeth avec un de leurs nombreux classiques, Symphony of Destruction, qui nous vient du disque Countdown to Extinction. On, juste avant Megadeth, c'était tout un bloc, on a entendu Machine Head avec I Am Hell Sonata in C sharp. Qui ouvre leur excellent, fantastique dernier disque, u n t o the Locust, qui est paru l'automne dernier. Et au début de ce bloc, on a entendu Exodus avec leur reprise de Low Rider, The War, et s e s t tiré de leur troisième album, Fabulous Disaster, de 1989. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, demain soir, ici même à Trois-Rivières, on aura Café l e Stage dans le secteur 4 de la Madeleine. On va retrouver à l'affiche Black Guard de Montréal, suivi de, précédé de Blinded by Faith de Québec ainsi que de Morgue et Nordheim. C'est une présentation de Trois-Rivières Metal. Mardi prochain, les Black Keys seront au Centre Belle. avec,、euh, les Arctic Monkeys. Jeudi, ce sera au t o u r de Van Halen d'être au centre b e l l Ça devrait être bon, mais,、euh, ce qui est en première partie, c'est moins bon puisque c'est cool in the gang. Dimanche 1er avril, le、euh, Pagan Fest aura lieu au Club Soda avec cette année Taurissas, Hellstorm, XDO, a r k o n a Huntress. Mercredi, le 4,、euh, au Catacombe, e、euh, ce sera le retour,、euh, ça fait longtemps qu'ils sont pas venus. Onslaught, u、euh, n des premiers groupes,、euh, de Thrash Anglais, ils seront là. Et,、euh, le jeudi,、euh, ils seront à l'Agité de Québec. o p e t h sera au m é t r o p o l i s le vendredi 6 avril. Et ça, ça va être excellent puisque à l'affiche, on retrouve aussi Mastodon et Ghost. Samedi 7 avril, Rioter sera à l'Acrobar sur la rue Saint-Georges, ici même à Trois-Rivières, avec en première partie,、euh, la formation Hommage à SOD Fuck the Middle East. Précédé de Phosphorus et Satanic Glue Sniffers. Ça aussi, c'est une présentation de Trois-Rivières m é t a l bien sûr. Et、euh, oui, on r a café le stage de samedi 14, une autre présentation de Trois-Rivières m é t a l Unexpect. Ça, ça va être excellent. C'est un des meilleurs groupes de métal québécois, Unexpect, un des, des plus originaux. Ils seront là avec Obscursus, r o m a n t i a Trollheim et Carcaos. Et finalement, le mercredi 25 avril, au Club Soda. Sepultura sera là avec en première partie Death Angel, c h r i s i a n Havoc et t h a l a m u s C'est ça, ça va être vraiment, vraiment une belle affiche. Donc, mercredi 25 avril. 16h59, l'émission s'achève. C'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais、euh, d'abord remercier mon ami Simon Fitzbé, l'historien de C'est Fou pour、euh, les éphémérides du rock. Je vous rappelle que Simon anime、euh, l'émission Album Classique juste avant la mienne, le vendredi à 10h et Catalepsie.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 La semaine prochaine avec Tessic, je vais vous présenter, bien sûr, le 3 pour 1, puisqu'on sera le troisième vendredi du mois. Et à cette occasion, je vais vous présenter, entre autres, le nouvel album de Epica, Requiem for the Indifferent, qui sort mardi prochain, ainsi qu'une phase complète d'un album、euh, classique, un album véné de classique, qui est paru il y a 30 ans, soit Live Evil, de Black Sabbath. Je vais vous présenter un groupe de rock、euh, progressif en dé très obscur des années 70 du nom de Nectar, Et plus particulièrement, leur disque est Tab in the Ocean, qui est paru en 1972. Et évidemment, mon ami Simon f e t z b a y sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec un dernier morceau de ce groupe qui sera en spectacle demain en vedette au bar, le stage de la Rue Fusée, dans le secteur Cap de la Madeleine. Blackguard. Avec la pièce titre de leur dernier album, Firelight, qui est paru en 2011. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 11h pour une autre émission r é c l a s s i q u e Salut!